Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau euh, nouvel épisode de Hors-jeu, saison 3, épisode 2 et scandale, par-dessus scandale, le hockey n'a même pas commencé officiellement dans la Ligue Nationale et c'est capoté. J'ai bégonné votre animateur et avec moi pour ma compagnie, Jerry Goodboo! Hey, hey salut, salut! Et euh, on a aussi un invité cette semaine, sera-t-il là tout au long du show? Restez avec nous pour le savoir, Daniel Carcella! Hello, hello JB. oui pour moi aussi ça demeure un mystère, fait que je vais rester là pour savoir si je vais rester là. <rire> Exactement. <rire> Pourquoi Et, euh, tu... Personnellement, m'excuser pour mon chat qui a décidé de miauler après la lune tout d'un coup. Ah ben écoute, c'est des choses si qui se peuvent. Hein? <rire> Les non chats mais sont... vous l'avez sûrement entendu. Les... Les chats sont de même, ils miaulent après la lune. Ben oui, regardez là. Vous venez d'en avoir un extrait là. Non, hey, On est-tu heureux d'être là live en direct pour attention, hein? Pfff. Je t'excuse. Ce sera pas long, je vais aller le pitcher en bas du balcon, puis on ouais. vous... Juste le temps d'expliquer pourquoi que euh, Daniel est avec nous. Daniel, euh, qui euh, est collaborateur avec moi sur euh, la réalité augmentée, euh, jeux vidéo particulièrement, et euh, ben, qui dit nouvelle saison dans la Ligue nationale de hockey, dit nouveau jeu de EA Sports, et on va en faire la critique. On avait plus ou moins le temps de le faire sur la réalité augmentée, et euh, je me suis dit, de toute façon, Jerry veut en faire la critique, Bon, bon on va le faire sur hors-jeu, hein. Puis on va inviter Daniel, donc voilà. Ça tombe-tu bien? Hey, C'est-tu pas parfait de même, hein? On a tellement la même opinion du jeu, en plus. Ben oui. Tellement. Ça va aller. On t'invite <rire> que tu viennes te stinique, Jerry. Donc, euh, ben, je vais vous laisser partir avec la poc, là. Euh, J'en sais nous de ça, puis après ça, on va faire le tour de l'actualité dans la Ligue nationale et chez le Canadien de Montréal. Euh, on, va, on va en parler de, de ce qui se passe avec Michel Villeneuve euh, et Michel Terrier et Max Petcheretti, mais après la critique du jeu NHL 17, euh, je te laisse aller, Jerry, euh, lire ça, là. Ben, comme à chaque année, il y a un nouveau NHL qui sort puis comme à chaque année, je suis hyper hypé. Euh, J'attends ce jeu avec impatience. Sérieusement, euh, tu pourrais travailler pour l'équipe de PR de NHL. Ah oh, oui, je, <rire> je, je fais de la pub gratos. là, C'est n'importe quoi. Euh, mais cette année, euh, le jeu est sorti dans les mêmes environs. J'ai acheté le jeu, précommandé. J'avais essayé la bêta. J'ai essayé de me convaincre Ça a marché, là, parce que j'ai payé le jeu, euh... On va se dire, tiens, pour, pour faire un petit aparté, le, le.. NHL est un jeu de hockey basé sur la Ligue nationale et ses ligues environnantes. Donc, tout ce qui est Ligue canadienne pour le, le junior et tout comme ça. Euh... Jusque-là, c'est cool. Après, c'est les ajouts. Parce qu'on va embarquer tout de suite ces ajouts parce que honnêtement, il y a. Tout le monde a joué à NHL. Je, je, je sais que tu comme trop d'affaires à dire en même temps, ah oui, puis tu sais vraiment pas par quel bout de commencer. <rire> c'est comme dans un entonnoir, là tout est pogné de même. Ah, <rire> en fait, j'ai tellement de marre à dire sur ce jeu. <rire> puis c'est pour ça qu'on ben en fait, c'est ça, je pense pas qu'on va s'assister mon mais on vous allez voir. NHL nous propose les mêmes modes que les années précédentes avec des nouveaux ajouts. Et je veux vraiment parler des ajouts parce que pour moi, c'est le seul point positif du jeu. Il euh, y a les mêmes modes, mettons, euh, équipe de rêve, euh, le jeu avec les, les, les cartes de hockey qu'on forme son équipe. Ils ont fait un ajout dans ce mode-là, parce qu'on va dire que c'est un ajout. Il y a le euh, champion de draft, ou ouais, champion de repêchage en fait, ou draft champion, dépendamment si c'est toujours en anglais, euh, qui te permet de monter une équipe assez rapidement avec des choix de joueurs qu'il te donnent sur le fly donc euh, tu as 5 cartes devant toi tu choisis un joueur là-dedans puis tu te formes une équipe ce mode là, si tu gagnes des matchs tu gagnes les tournois ou peu importe tu te donne des récompenses pour ton mode équipe de rêve donc tu te permets d'avoir j'ai pas tant joué à ce mode là mais tu te donnes sûrement la chance d'avoir des pocs de plus le, les pocs c'est la monnaie de jeu Donc, tu peux t'acheter vraiment plus de cartes pour monter ton équipe et blablabla. Bla bla. En gros, c'est pas mal juste ça. Il y a aussi le mode Be a Pro euh, qui, on va se dire, n'a absolument aucun changement au mode. Euh, ce qui est, pour moi, une grosse déception. Mais il n'est pas moins bon que l'année passée. C'est quand même bien. Euh, en général, je vais vous le dire tout de suite, moi, le mode que je vais beaucoup plus parler, c'est le mode franchise qui est le Defend Be qui a été amélioré, tu vois, il y a du positif, il a été amélioré euh, avec l'ajout, dans le fond, euh, des finances de l'équipe. Il y a eu, euh, dans le fond, il y a la possibilité de déménager une équipe. Ça marche pas avec n'importe quel club, mettons. Euh, non, pas avec et... le Canadien il ouais, y a des options pour le faire que oui ça marche mais bon euh, en général ça fonctionne pas il <rire> faudrait que t'effaces euh... pas être bon pendant 20 millénaires parce que anyway ils ouais. sont pas bons puis le monde vont à l'aréna pareil fin... ouais c'est ça ou ben tu peux juste cocher le déménagement euh, il va toujours dire oui puis ça marche ah mais okay. sinon euh... <rire> <rire> j'avoue j'avoue <rire> tu sais ce côté là est quand même le fun tu peux créer le jersey en entier euh, ben tout l'équipement au complet tu peux le créer Tu peux créer ton aréna quand tu effectues ton déménagement. Euh, la gestion du jeu reste quand même à la base quand même semblable, mais tu sais, tu peux tu as les journées promotion. Donc tu peux faire des journées Bubble Head. Tout ce que tu fais, c'est que tu le sets dans le menu puis tu vois absolument rien de ce qui va se passer cette journée-là, ce de toute façon parce que tu skip les vidéos. Euh, ben oui, mais là, c'est toi, là! Si non, tu skippes pas les vidéos, si t'es vois -tu? Si, Non, bah c'est ça. Même si tu skip les vidéos, t'es vois pas. ok bon, moi. Ce qui est un peu désagréable. Mais, euh, bref. Euh, J'ai un goût amer dans la bouche en ce moment, là. Non, ah, mais, euh, je, je sens tout le blocage. <rire> non, mais c'est parce que... Tu sais, oui, à part, mettons, le franchise mode qui a changé, qui a été amélioré, il y a aussi l'amélioration du mode euh, ISHL, qui est C'est merveilleux. Il y a maintenant la possibilité d'évoluer ton joueur et ton équipe. Dans le fond, ESHL, c'est une ligue où ce que tu joues ton propre joueur, euh, allié avec tes amis, pour gagner des matchs de hockey. Donc, tu peux faire du 6 contre 6, du 3-23, euh, peu importe euh, le nombre d'amis que tu as de connecter en même temps, pour jouer contre d'autres personnes qui contrôlent leurs joueurs de l'autre côté. Tu peux créer ton équipe en entier. Donc, tu parles qu'il un jersey qui est vraiment euh, vide. Pour évoluer en gagnant des matchs, en jouant le plus de matchs possibles, rendu là, c'est vraiment apprécié. Moi, je trouve ça vraiment cool. Sauf que le gros défaut, c'est que le gameplay a tellement pas été amélioré, même si est plus fluide, que t'as pas le goût de jouer en ligne parce que le jeu est bourré de failles que les gens utilisent à leur profit. Puis je les comprends de le faire, mais c'est plat. Ouais, c'est ça. Si tout le monde fait une affaire, ben, est-ce encore de la tricherie? ouais ben c'est permis dans le jeu tu sais tu sais quand t'essayes de jouer le legit ben tu fais rien perdre fait c'est sûr puis il y a une panoplie de bugs de collisions et là je dis pas un bug quand euh... je peux dire oui les bâtons passent au travers de tout parce qu'ils disent qu'ils sont pas capables de créer quelque chose qui permettrait au jeu de bien aller euh... Moi, ce que j'aime pas, c'est, je vais prendre un exemple bien banal, je me fais un gros joueur power forward ou un jumbo playmaker qui logiquement mesure 6 pieds 4 300 livres, j'exagère mais je rentre en zone adverse je me fais accrocher par le petit playmaker qui mesure genre 6 pieds 1, 190 livres là, quand je me dis je me fais accrocher c'est qu'il n'y a aucune action de plaquage et mon joueur va quasiment trébucher à terre en perdant la rondelle 15 pieds en avant Hmm. C'est-tu juste -ce que depuis NHL 2015, ça fait ça? c'est pas réglé. Ouais, je, je sais parce que, bon, dans le mode franchise, évidemment, j'ai pris les Bruins de Boston. Non, pas. J'ai pris les Canadiens. Puis euh, j'ai modifié. C'est toi. Là. Non, non, non, non. non. J'ai pris les Canadiens avec, <rire> euh, avec le, le très charismatique Max Paturity. Et euh, tout ça pour dire que euh, bon, j'ai modifié mes lignes. J'ai réussi. En fait, Andrew Shaw n'est plus dans mon équipe. Euh, je l'ai envoyé chez les Oilers et, euh, avec je pense un autre joueur des lignes mineures. Et j'ai eu euh, Ryan Nugent-Hopkins pour ça. Tabarote. On peut-tu faire ça dans la vraie vue <rire> des doutes, là, mais en tout cas, <rire> pour dire que harnais est rendu mon centre de quatrième trio. Yes, euh, c'est son euh, spot. <rire> oui, mais j'essaye aussi de l'échanger. En tout cas, j'aimerais bien avoir Charles Ludon comme quatrième centre. Mais tout ça pour dire que euh, à un moment donné, je suis rentré dans un zone adverse et j'avais Chara euh, devant moi et euh, j'ai réussi à faire valser Shara. On s'entend que c'est pas la même taille là, fait que oui je suis d'accord à ce niveau là Puis euh, en fait je trouve personnellement que les mises en échec euh, dans le, le jeu fonctionnent plutôt mal euh, ça fonctionne pas ça fonctionne pas, point <rire> ok ben écoute Moi, je voulais être poli, okay, on va dire ça. Faut que ça... Non, mais c'est ça, c'est parce que euh, je me suis rendu compte, et ça, ça fait quand même un certain temps que ça dure dans NHL, que, euh, à chaque fois que j'essaie de faire une mise en échec, un plaquage ou quoi que ce soit euh, de ce genre-là, j'arrive dans bande où euh, je me rends compte que ça a plus ou moins d'effet sur le joueur adverse. T'sais, oui, c'est vrai, il va échapper la rondelle, mais euh, tu peux activer les blessures. Dans, dans NHL euh, 17, comme tu pouvais dans, dans le passé. Ça t'en beaucoup pour avoir une blessure. En tout cas, j'ai remarqué ça. là T'as beau avoir des... T'sais, sur toi, t'as beau avoir des gros plaquages, t'sais, avec chez Weber, j'en ai plaqué, j'en ai rentré dans les bandes, je me suis dit « Il se relèvera jamais ». Non, il s'est relevé pareil, puis... C'est dur d'avoir une blessure dans NHL euh, 17. Ça peut faire ton affaire parce que ton, ton aliment est en santé quasiment tout le temps, mais il euh, y a un petit euh, manque au côté. Ben euh, Les réaliste. blessures, c'est juste en, en simulation quasiment, là. mais ça fait quelques années que c'est comme ça aussi. Là. Ben En fait, c'est pas compliqué. Si tu veux avoir la le, le, le meilleur degré de réaliste et améliorer ton expérience de jeu, Il faut quasiment que tu fasses tous tes settings au complet. Moi, c'est pas compliqué. À chaque année, je m'en vais sur Internet, puis j'en cherche le plus réalistique, le, le plus réaliste pari, euh, possible. Ils disent dans le fond quel. Euh, tu as des. vraiment toutes dans les options de le paramètres de jeu. À quel niveau faut-tu que mettre ci, ça, ça, pour la rapidité, autant le, les plaquages, les tirs, les déplacements de doors. Ça, c'est une autre affaire, les goalers. Euh, Ah, le BioPro de Gauder, c'est n'importe quoi. Ah, ben Oui, le B.A.P.O. de Gauder, ou juste, moi, euh, bon, en franchise, mon carry Price, 3.78.59.759. Euh, euh, 0.759. Oui, meilleur gardien de la Ligue. C'est le meilleur gardien de la Ligue, mais honnêtement, c'est ça un affaire aussi. Les overalls des joueurs sont tellement rendus mal balancés. Ils sont tous forts. Même Andrusha, là, t'aurais pu le garder, ils m'ont dit, tu fais des pirouettes, oh, tu oui, fais oui. des feintes avec, puis tu scores 48 buts avec, là. ça n'a même pas de bon sens. Oh, c'est yeah. Andrusha, là. Je, je tiens à dire que Paul Byron est mon euh, ailier gauche euh, de, du, du deuxième trio et il performe. C'est son ben... spot. <rire> <rire> ben, Victorien, oui. Oui, <rire> Non, mais j'ai l'impression que le goaler, il est 94 overall, mais il bouge tellement vite que des rondelles rentrent pareilles dans le net à cause de ça. Bref, le jeu est mal balancé, ouais, ça a même pas de bon sens. De toute façon.. Euh dans les tests, ça fait longtemps que c'est comme ça, tu fais des jeux de malade, des, euh, des tirs tacto, puis on ouais des tirs sur de réception, dans la vraie vie ça se C'est un pourcentage de réussite de 90 puis là ben ton adversaire arrête tout et à l'inverse toi t'as un tir, le gars il est tout seul, tu tires du poignet. il y a rien là, qui obstrue c'est gardien, joueur one on one, puis le gardien va se faire passer comme s'il n'avait avait pas été là, t'sais. Mais il y a une affaire qui m'a euh, toujours un peu énervé dans puis euh, tu sais Pour vous dire, moi, j'ai beaucoup aimé le jeu, mais j le dernier NHL dans lequel je me suis vraiment investi, c'est NHL 14. Euh, j'ai vu qu'elle a été la catastrophe NHL 15. Euh, parce qu'on s'entend, il aurait pu juste vendre le boîtier tant qu'à y euh, ah. Et j'ai vu euh, un peu l'année passée, mais c'est pas des jeux euh, dans lesquels... En tout cas, je pas mis beaucoup d'heures, puis ça me tentait pas trop de, de m'investir là-dedans. Fait que c'est sûr que euh, le fossé créé entre NHL 14 et NHL 17, euh, je l'ai vu, puis j'ai apprécié ça Il faut oui, aussi oui, dire oui. que le 14 est sorti sur 360, puis là oui. tu sautes sur la nouvelle génération le 17, 3 ans, <rire> il y a ça. un méchant gap. Là. Ceci explique cela, mais il y a toujours un affaire que j'ai remarqué dans NHL. Quand tu joues euh, bon, contre l'intelligence artificielle, cette année, bon, tu t'adaptes, euh, tu sais parce que tu as, je pense, cinq niveaux de difficulté. Euh, tu peux euh, vraiment clencher l'intelligence artificielle, tu sais, être super bon dans les mises au jeu. Puis là, tu sais, t'as pas, as pas nécessairement beaucoup de euh, d'adversité. Sauf que il va toujours t'arriver, mettons, là, tu te clenches, je sais pas, moi, 8 à 0, à un moment donné, je sais pas pourquoi, l'intelligence artificielle va se réveiller, va se mettre à faire des passes de mon gueule que tu, tu sois juste pas capable de suivre, et va scorer un but quand tout le reste de la partie, euh, elle va plutôt être endormie. Et ça, c'est pas un problème qui est nouveau, c'est un problème qui est récurrent, que j'ai toujours remarqué, que tout d'un coup, ça se réveille, puis. Euh, tu tu ne suis plus parce que tu n'es juste pas habitué à ce que l'intelligence artificielle fasse ce genre de jeu-là et euh, tu te fais euh, marquer des buts comme ça. Ça, ça m'a toujours un petit peu fatigué là, au niveau ah, des NFL. De je suis totalement d'accord avec toi. Puis on dirait que c'est... Je sais pas comment qu'ils font pour faire une gestion de momentum dans le jeu, mais des fois, dernièrement, j'ai joué des games, ça n'a même pas de bon sens. Là, euh, je mène 4 à 0, là, ils se mettent à scorer un but, là, je, je suis plus capable de rien faire. Ouais, c'est ça ça remonte à 4 à 4 puis je joue genre à un niveau de difficulté pas trop haut parce que si je le mets trop haut, il n'y a rien il a rien qui se passe, je veux dire c'est n'importe quoi c'est pour ça qu'il faut que je balance mes settings pour que ça fonctionne mais c'est juste, tu sais comme tu dis oui il y a 5 niveaux de difficulté, ça c'est en plus de, tu veux tu jouer arcade tu veux tu jouer super simulation tu veux tu jouer mm -hmm. euh, semi-simulation euh, c'est comme un moment donné tu sais quand tu commences le jeu il te demande genre euh, Des settings rapides. Je pense que oui. six colonnes à remplir. C'est quoi ça? Un jeu pro All Star, Superstar, il me semble que ça fait un job. Là. Je vous ai balancé votre jeu comme du monde au lieu de tout faire. Euh... En tout cas. Non, y sais, ont, ils, ont, ils ont voulu donner des options alors que c'était pas ça que le monde. Tu sais, c'est pas ces options-là que les gens voulaient réellement. C'est des non, modes de jeu, c'est des. C'est du réalisme. C'est. que le jeu roule bien. Je... Ouais. Ben, en fait Je vais embarquer dans ma critique juste un affaire qui me tape royalement ces nerfs dans les NHL depuis que ça a été instauré. Les maudites évaluations de coach là. Oh, ouais. après chaque période ou après chaque fin de partie, OK, vous allez avoir euh, une évaluation de coach. Ça, c'est pas nouveau, là. Fait que dans le fond, tu es évalué sur ton attaque, ta défense, ton jeu en équipe, Puis ça, ça donne une note globale. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe ah, quoi oui, oui. parce que... Tu as 8 buts et puis... Ah ouais, t'as un c moins C'est comme si pour avoir un A ⁇ honnêtement, j'en ai eu des A ⁇ parce qu'au niveau de difficulté le moins élevé, je gagnais 27 à 0. Mais même si je gagnais 27 à 0, j'avais comme un b moins en défense parce que j'avais raté trop de mise en jeu, parce que je n'avais pas fait euh, des bons plaquages. Il y a toujours quelque chose. C'est comme s'il fallait que tu joues ouais. la partie parfaite sans aucune adversité. <rire> euh, c'est mal évalué. C'est vraiment mal évalué. Puis on s'entend, okay? mettons que tu gagnes 5 à 1, c'est une bonne game, c'est une bonne partie. Non, non, non. <rire> non. Non, non. Peut-être pas pour les poulets de la cage au sport. Là, parce que, en tout cas, moi, je peux vous dire, dans le mode franchise où je suis actuellement il euh, n'y aurait plus grand après des poulets parce que la cage au sport en aurait... Ouais, C'est pour ça que je dis là le canadien. Mais tout ça pour dire que euh, je trouve que ces évaluations-là sont aucunement aidantes, sont faites tout crush. Euh, C'est très mauvais, finalement, comme évaluation parce qu'il faut quasiment que tu gagnes 30 à 0 Euh, puis il faut que tu remportes absolument tout, puis il faut quasiment pas que ton adversaire ait la rondelle pendant la partie pour que tu puisses avoir euh, un plus partout. Euh, puis encore là, dans le jeu en équipe, il faut que tu fasses les passes parfaites, il faut. Euh, il faut que tu en fasses des passes aussi qu'on t'entends pas de jeu individuel même si ça marche bref c'est un peu frustrant ouais. euh, puis euh, j'ai été un peu déçu de voir que ça a pas été Et en doloré. même temps si tu avances dans ta saison mettons moi je, je NHL 16 puis je suis convaincu que c'est la même chose dans 17 euh, j'avais mon personnage écoute il y euh, a comme mettons qu'il y a 8 buts en 3 games c'est pas mauvais <rire> tu sais c'est quand même ça coach rajoute à ça une ouais. coupe de passes Tu sais, c'est ton meilleur pointeur de l'équipe. Euh, Je simule deux games. Ouais, tu te relâches. On va te retourner dans la Ligue américaine si tu euh, <rire> ne reviens pas à ton effort euh, optimal. Comme, ben là, voyons. T'sais, comme s'il y avait... Tu sais, Max Petcheretti, on s'attend qu'il en fait 30-35 d'une année. Il, des fois, il y a des games qui en marque pas. Il, il se fait pas menacer d'aller dans la Ligue américaine parce que tu sais qu'éventuellement, il va débloquer et tu vas te le donner le 30. Come on! Ben, là. imagine... Euh, Oui, On dirait que ces renvois-là ou ces, euh, ces messages, en fond fond, sont scriptés. Ouais. C'est carrément ça, parce que je me souviens, là, c'est moins pire, mais dans un ancien NHL, tu fais ton B.A. Pro, tout tu joues 8 games, justement, tu as 15 buts, genre 24 passes, tu domines la ligue, genre de 40 points. Là. On va te renvoyer d'un mineur. Non, c'est carrément, je te renvoie des mineurs. Ah, ouais. Vrai? Ouais. C'est comme, wow. Euh, je comprends pas ça donne même plus le goût de jouer hein. je sais mais en fait ce que j'ai remarqué avec NHL 17 puis c'est sûr comme je vous dis moi c'est du point de vue d'un gars que ça fait quelques années qu'il s'est pas vraiment intéressé à NHL que jouer ici et là pas plus fait que c'est sûr que moi j'ai beaucoup beaucoup aimé NHL 17 euh Mais je trouve que cette année, euh, j'ai rencontré le producteur, euh, Sean. Euh, je ne suis pas capable de prendre son de famille. Tu as rencontré son... Oui, j'ai rencontré. Si tu parles, je vais te donner une liste, tu lui donneras. Ah, pas de problème. <rire> de tout ce qu'il faut qu'il mette dans son jeu. Juste à dire, ce gars-là doit mesurer à peu près 7 pieds. Fait que ouais. si ta liste est hostile, je vais lui donner... Pis je vais partir vraiment ouais, pour un, mais comme vraiment d'avance. Le temps qui te rend seulement quand je quitte. <rire> ah non, et, et ce gars-là est immense, ok? En vrai, là, tu sais, je suis six pieds deux. JB euh, m'a déjà vu, ok? Puis je suis pas le plus petit salaire, là. Non, sur photo, tu as de la ok <rire> Ouais, ouais, mais écoute, moi je peux prendre JB dans mes bras et il disparaît. Okay. Euh... <rire> moi, j'étais à 5 et 5. Bon fait que, tu sais, pis je suis assez massif quand même, mais je suis petit, tu sais. Pis là, je vois mon dalle je fais comme, voyons donc, toi! <rire> Comment ça que t'es... Tu sais, tu pourrais pas être plus proportionnel, genre, à ce que moi, je ressemble? <rire> non. <rire> non, mais tu sais, écoute, ma blonde, elle mesure sur 5 pieds 2. Fait que, tu sais, on ça. a un pied de différence, là. Mais euh, tout ça pour dire que ça m'arrive pas souvent d'envie envie de devoir lever la tête pour regarder quelqu'un. <rire> Et euh, le producteur, la même chose, c'est le cas. On, on appelle ça tu... le respect, Daniel. C'était le temps que tu l'apprennes. C'était quoi? Ah ben, que toi pas, j'ai beaucoup de respect. Dose oh. d'humilité. Oh, oui, mais, ça, mais ça, me... c'est rare que je me sens aussi petit. En même temps, j'avais envie de te demander « Peux-tu me prendre dans tes bras, s'il te plaît? » Parce que ça ne m'arrive pas souvent de pouvoir faire un vrai câlin. avec. tellement trouvé ça weird. <rire> <rire> « Prends-moi dans tes bras. What? <rire> » il m'a donné une copie du jeu, je pense qu'il avait pitié ouais non c'est ça euh, mais tout ça pour dire que euh, quand il m'expliquait un peu, bon, euh, les nouveautés dans il m'expliquait, bon, euh, qu'est-ce que tu peux faire et tout je regardais ça pis j'étais comme ok, il a, mais il y a beaucoup de contenant l'accent a beaucoup, beaucoup été mis sur le contenant beaucoup plus que sur le cœur du contenu Beaucoup plus au niveau de ses jouabilités et tout, euh, c'est vrai que j'ai remarqué que c'est très, très, très similaire. Aussi, aussi peu y est joué à NHL euh, Size. Euh, Puis euh, d'ailleurs, dans ma critique écrite, c'est ça que j'ai dit. Si vous avez NHL Size, vous pouvez, je pense, attendre à NHL 18. Par contre, pour, si vous avez joué aux éditions antérieures, je pense que NHL ça en vaut la peine. Euh, euh, moi j'ai beaucoup apprécié la, la, la panoplie d'options que dans ce jeu-là. Il y en a vraiment beaucoup, mais il y en a qui sont inutiles. Tu sais, je pense pas que aies nécessairement du fun à modifier les bottes des joueurs. Non, mais en fait, c'est que ils mettent tellement l'emphase sur justement comme tu dis le contenant qui ont dit « te créer une boîte avec genre 40 contenants quand tu sais pertinemment que tu vas en prendre 10 sur 40, oui. moi, là, moi honnêtement, je trouve ça le fun qui rajoute des affaires, c'est mais c'est sûr que c'est mon opinion à moi, mais moi personnellement le, le mode que je joue le plus c'est le mode BGM qui est devenu le mode franchise. Oui. Moi je vais trouver mon compte dans ce mode-là. Il y a d'autres modes à côté que je fais C'est nice que t'es amis, c'est quand même bien, mais on dirait dans ma tête concentre-toi sur améliorer la jouabilité, tous les petits bugs qui reviennent année après année, parce que c'est ça l'affaire parce que honnêtement, je joue des heures incalculables là, à ce jeu-là à chaque année. Là, je veux dire, je suis huit fois en jouant à ça, tu sais. Ouais. Tellement je joue à ce jeu-là. Mais cette année, c'est la première année que je joue et qu'honnêtement, j'ai joué j'ai eu mon CD, je l'ai mis dans la console, j'ai joué trois games. J'ai fait, ouais, je vais aller jouer à autre chose. Direct en ouais. partant, je me suis dit, c'est l'amour est fini là. Je te <rire> dirais que, ben, pour ma part, il y a deux modes que je trouve vraiment intéressant il y a évidemment le mode franchise parce que le mode franchise, là, juste pour vous dire c'est que oui tu peux déménager ton équipe, il y a, euh, par contre c'est des villes euh, pré-sélectionnées, là ils en ont ajouté avec le, la première mise à jour du jeu mais vous ne pourrez pas déménager ça n'importe où, euh, et oui Québec est dedans Euh, dans les villes présélectionnées. Euh, Puis ça, c'est quand même le fun, c'est déménager ton équipe si jamais ça ne fonctionne pas. Euh, Puis bon, euh, concevoir ton arena, concevoir ton maillot, concevoir euh, finalement refaire ta franchise de hockey. Ça C'est super bien fait, ça. Là. Oui, oui, oui. Par contre, je trouve qu'il y a des options un peu futiles. Euh, mais ça ouais, va pas ça, dire. Ben, tu sais, c'est parce qu'il y a tellement d'options de personnalisation à un moment donné que t'es comme, ok là, tu sais, est-ce que c'est -ce est vraiment nécessaire, utile, est-ce que ça ajoute quelque chose? Ça, mais ça, c'est mon opinion parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment ça s'investir dans ça, qui aiment ça tout modifier, qui aiment ça avoir le, le contrôle sur quasiment le moindre détail. Fait que ça, vous allez trouver votre compte parce qu'il y a beaucoup d'options euh, de personnalisation. Euh, Ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans le mode franchise, bon, t'as des objectifs de propriétaire maintenant qui varient selon l'équipe que tu as choisie. Euh, par exemple, moi personnellement, avec les Canadiens, en ce moment, j'ai un objectif sur trois de, de compléter. Qu'est-ce qu'il demande, Jeff Molson, là? Non, c'est pas Jeff Monson Ça, je l'ai demandé d'ailleurs au producteur s'il y avait les vrais euh, propriétaires. Et euh, non. Euh, non, il n'y a pas les vrais propriétaires. C'est quoi qui te donne comme excuse? Comme à chaque fois, on n'a pas des droits sur les personnes. Ah, ça, c'est drôle, parce que dans Madden, dans NBA, tous les autres jeux, ils le font, sauf NHL. Je comprends ben, en fait, il m'a pas donné d'explication parce qu'il m'a regardé en voulant dire « là, tu vas te taire. Pis » puis je me suis comme Tu <rire> ». Fait que <rire> non, avant qu'il t'ait dessus, hein, c'est Mais honnêtement, euh, je veux juste pluguer un puis je vais m'arranger pour que j'y vais le mettre sur la page Facebook. Bon, le drop. Lien... Bon, non bon. mais c'est euh... je me souviens pas si c'est Jeff Drouin de... dans les coulisses, mais il y avait eu lui aussi une rencontre, je pense avec euh, le producteur du jeu, il avait fait un petit questionnaire rapide dans un, dans un sens et honnêtement j'ai lu ce questionnaire là ben ce, ce cette interview dans le fond j'ai adoré mais en même temps c'est tellement rempli de bullshit du producteur pas personnellement <rire> mais <rire> C'est quand même pas de bon sens, J'ai demandé, tu sais, j'ai dit allez-vous prendre euh, exemple sur NBA ou euh, s'ils veulent leurs leur propres équipes euh, sur FIFA en incluant notamment un mode d'histoire? Parce que be a Pro, c'est intéressant, mais on s'entend que tu ne plonges pas nécessairement tu sais dans, dans la psychologie euh, du joueur ou des trucs comme ça. Donc vas-tu ajouter un mode d'histoire et euh, il me dit. On le sait pas, on sait pas comment que ça pourrait bien s'intégrer à NHL. On va voir que ça donne avec FIFA. Non non non, t'as peu, t'as peu. Ah oh, merde! la je, vraie je, réponse c'est ce on n'a pas le budget pour EA sport considère que NHL c'est une franchise tierce de de, de, de, de niveau C là, as B, A en avant ah. là, A puis t'as triple A genre avec le football NFL puis FIFA puis NHL c'est comme on est sur le bord de lâcher ça pour faire le rugby là, tu sais. Oh oui, oui. Ouais, ben c'est ça la vraie réponse. Mais évidemment, évidemment, c'est pas ça qu'il me dit. Mais euh, pour le moment, c'est pas dans les plans euh, d'inclure un quelconque mode d'histoire. Euh, ni via une mise à jour pour NHL 17, ni pour NHL 18, ni même je pense, pour NHL 19. Ah, le fait euh, c'est qu'ils l'ont déjà fait, hein. Dans NHL 13, je crois, il y avait le mode Live the Life qui était oui, honnêtement oui. une copie conforme de l'histoire de NBA de k 13 Mais à la limite, c'est correct. Ben sais, sans le plagiat, ben, là, mais. Non, mais tu sais, il, il y avait des ajouts comme mettons des interviews à vrai des matchs. Oui, t'avais aucune cinématique, c'était juste du texte. Mais à la limite, ça te faisait peser sur des pitons. C'était le fun. Mais je euh, lisais ah, Mais des On va en parler un peu d'NBA tantôt pour vrai, parce que t'as touché comme le point sensible m'excuse non mais c'est NBA fait mal. et ah. le NBA là, les notes sont parfaites quasiment partout ouais ben, Comme comme chaque année d'ailleurs euh... C'est un jeu ouais. qui est tout le temps bien coté. Mais, ah, euh, j'ai n'ai pas répondu à ta question. Qu'est-ce qu'il veut, euh, euh, le, le fantôme de Jeff oui. Monson? Oui, oui, oui, dis-moi ça. Là, je... Parce que gagner <rire> une coupe, ça n'a pas l'air dans, dans la vraie vie d'être une priorité. Là, fait que ça doit pas être là. Non, en fait, euh, un des objectifs, c'est de participer aux séries parce que le Canadien est prétendant à la coupe. Oui, oui. Euh, ouais. ouais. OK, wow, pas dans la vraie vie, j'ai dit. Okay. Quand, le jeu. Euh, un autre des objectifs que j'ai, c'était de battre les Bruins euh, au premier match euh, entre les deux équipes. Ok, C'est ce réaliste, fait. ouais, c'est bon. Euh, et le troisième objectif que j'ai, c'est que euh, trois, de mon, trois de mes attaquants dans mon top six doivent avoir eu une évolution euh, considérable. Ah, je pense qu'ils doivent mesurer moins de six pieds. Mais <rire> là, mon premier centre, c'est Galchenyuk. <rire> <rire> euh, mais... Euh... T'sais, ça, c'est mes objectifs, mais ça varie de propriétaire en propriétaire. Donc, euh, là, je vous ai dit le Canadien, mais les Browns c'est d'autres choses, les Flyers c'est d'autres choses, euh, les Kings c'est d'autres choses. Fait que ça, j'ai quand même trouvé ça intéressant. Puis tout le côté un peu euh, monétaire, parce qu'en tant que directeur général, tu dois t'assurer que l'entreprise est profitable, notamment en faisant en sorte que tes euh, stands de nourriture, tes toilettes, euh, tes stationnements, l'état de la patinoire, soit euh, le prix de tes billets aussi, euh, donc euh, que tout ça euh, plaise... Surprise... Dan puis euh, Jerry, vous allez pouvoir me le dire, y a t il un cheat code qui s'appelle John Chayka, puis qui permet de dépenser moins d'argent que le plancher salarial tout en le dépassant réellement dans la vraie vie? Non, ya non, il ça, malheureusement. Ah, c'est pas, non. non. C'était celui <rire> mais tu sais, ça, c'est pour le mode franchise qui, selon moi, est un des forts cette année. L'autre mode que je considère intéressant, c'est le mode biopro Pro. Euh, tu sais, Jerry, tu disais tantôt qu'il n'y avait pas euh, beaucoup de nouveautés, c'est vrai. Euh, par contre, bon, le jeu souligne un petit peu plus certains... Euh, certains accomplissements de ta carrière. Ouais. Euh, mais, on s'attend, ouais. c'est un peu du fluff, là, encore. Ben, c'est ça. Pour le reste, pour le reste... Euh, Tu sais, quand j'ai rencontré le producteur, un des modes sur lesquels t'sais, il y avait de l'air très fier, c'était le mode euh, Coupe du Monde d'Hockey. Moi personnellement, un mode que tu vas jouer une fois, juste pour ben... développer le succès, c'est tout. C'est ça. C'est un peu mon ma vision de ce mode-là. Tu sais, C'est sûr, en ce moment, la Coupe du Monde a lieu, là. On enregistre le 21 septembre. On est en plein cœur de la Coupe du Monde. Merci de rendre ça temporel. Il est 21h35. Écoute, si vous écoutez le show trop tard, c'est votre problème. Mais on vous aime pareil, là. Et démarre débarque sur mon show, puis il vient planter mes auditeurs. « Hey, hey, hey, wow !»« T'as voulu m'inviter, hein, pis je t'ai dit que j'avais ma journée dans le corps, <rire> Ça se peut que c'est n'importe quoi, de amable. »« Ouais, après, il y a un problème, c'est moi, le goon de l'équipe, je veux pas me pogner contre Dan, <rire> <rire> Moi, je suis joueur de finesse. »« Not !»« Non, toi, t'es comme lagacé. Ah ouais, je vais allumer le feu, là, puis après ça, arrange-toi. »« Moi, je fais juste ah, des après... garbage goal. Non, mais t'es l'équivalent de ma blonde quand on est en char, OK ?» Elle l'envoie elle chez les autres, puis après ça, elle dit <rire> c'est mon chum qui s'arrangera. Oui, exact. Mais tout ça pour dire, je me rappelle même plus où j'étais là. Euh, on oui, était en jeu. Ça... Ouais, c'est oui, ça, t'insultais on... nos auditeurs. Rappelle-toi, parce que moi je m'en ah, souviens. Jerry, go <rire> <rire> non, ça. Ah, ça sonne dans ma poche, je te reviens gibé. <rire> euh, mais tout ça pour dire que c'est le mode Coupe du Monde, là. Euh, c'est intéressant, ok. Il y a les équipes, il y a les joueurs. c'est ah, un mode playoff mais avec des rosters différents. Ben, ah. Je le sais, je le sais tout à fait. Mais c'est juste pour te dire comment que moi, on me l'a vendu quand je suis allé voir rier, C'est vraiment genre, ah, écoute, on a pu signer des joueurs qu'on n'avait pas avant, puis des trucs comme ça. Puis j'étais comme, ok, mais c'est quoi l'utilité de ce mode-là J'ai comme l'impression. Le point mode franchise. Non, non, c'est ça. <rire> <rire> Mais ils, ont un peu, là, ils ont signé des joueurs qu'il n'y avait pas avant euh, 90% des joueurs sont de la ligue nationale les autres c'est de la ligue élite suède de la ligue élite finlandaise puis de la Carichel. c'est-tu les joueurs de la Carichel qui ont signé parce que si c'est le cas, enlève team russe pour, on, va, on va être correct, là, on va sauver de l'argent puis baisser le prix des copies c'est entre trop C'est ça... la bullshit qu'il a dit à Dan. C'est entre autres des joueurs de la KHL de ce qu'il m'a dit là, qu'il n'y avait pas avant. Mais ça demeure dans le flaf là un peu. Puis euh, le mode Coupe du Monde, je l'ai regardé une fois puis je ne l'ai plus regardé. puis Je pense pas que je vais le regarder. Ce n'est pas un mode... Euh... Ben, ça me fait penser un peu au mode qu'il y avait à un moment donné des, euh, des NHL moment live qui ouais. sortaient une fois de temps en temps. genre on es en fin de troisième période, c'est 4-3 à 3 pour l'autre équipe, faut que tu scores avec Crosby. Ah, mais ah. Sérieux, je en je en, fous. Ouais, euh, mais en même temps, je, je n'ai aucun intérêt. Moi, j'aimais l'idée de. Il y a des moments historiques qui ont déjà arrivé. Tu revies un peu cette affaire-là. Ça, j'avais fait comme ah ben oui, ok, c'est cool. Tu sais, l'idée est intéressante. Mais en même temps, est-ce que je l'ai vraiment faite Non. Non. Puis un moment historique, genre, mais un vieux game avec Mario le mieux, avec un vieux jersey à limite un, un genre de filtre qui fait vieille TV. Faut que tu scores en passant dans le milieu de la défensive, en, en, en sautant. À limite, je suis très prêt! Mais c'est tout. C'est le seul pour C'est mauvais. C'est comme les légendes aussi dans le temps. Ok, là j'étais allé chercher. Euh, j'étais allé chercher de l'alignement de team Russia. Et euh, Ils ont payé pour Dadonov. Ils ont payé pour ouais. Datsuk parce qu'il est rendu dans KL. Non, ouais. il est déjà dans le jeu en passant. Okay. Il est 49 de Roll, puis joueur joue pour les, les Coyotes de la Ça, c'est un détail qui me chicote, là. Mais Ice-Tel. Oui, oui, OK. Euh... Telegin, ça, c'est les attaquants. Puis en défensive, Zetsev. Zetsev? En tout cas, whatever, là. Donc, euh... <rire> c est, c est, on, on s'en sacle là. Fait que c'est quatre gars. Fait que c'est cool de faire ton, ton marketing sur le fait que t'as embauché des gars. Ah, Qu'est-ce que tu je te dis. Mais, tu sais... Euh... Non, demeure pas, moi. J'ai eu du fun. Je continue à en avoir. Mais, on s'entend. C'est l'opinion d'un gars... Et puis J'ai été honnête, même dans ma critique. C'est l'opinion d'un gars que, qui n'a pas vraiment joué à des NHL depuis quelques années. Puis J'ai trouvé que certaines euh, certaines améliorations ou certains éléments du jeu étaient intéressants. Oui, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de flaflas. Ah oui, un enfant... Les commentateurs... Euh, juste vous dire, les commentateurs, j'ai remarqué qu'un Manani, il lâchent prise sur la partie quand tu gagnes par une trop grande marge. Oui. Ouais, ils n'ont on... pas enregistré <rire> ces bouts là <rire> non, non, un, man... un manané, là, c'est, mettons, ok, euh, puis ça se peut, là, dans le jeu, vous gagnez 10 ou 15 à 0 ou 15 à 1 ou 20. Moi, je pense que ma meilleure game, j'ai gagné comme 28 à 1, quelque chose à même. Un donné, ils vont juste dire, oh, ben, pas en français, là, en anglais, mais ils vont dire, oh! alors l'équipe gagne avec une grosse marge peu importe le combien de buts tu vas ajouter ils ont, ils ont été chercher un sous-marin pour venir plus tard <rire> <rire> <rire> pied d'orzic il en mange des sous-marins <rire> mais tu sais euh, par contre je trouvais quand même ça intéressant que tu sais honnêtement j'ai eu une petite émotion là quand j'ai entendu la vraie chanson des Canadiens quand tu marquais un break les Canadiens là j'étais comme ah, ok tu sais c'est c'est des affaires cute là des affaires euh, le, le fun à, à voir à expérimenter ah cool ça va euh, pouvoir payer pour une partie du procès du groupe de le colocas qui chauffe sous soucie une euh, piste cyclable avec son char ben ouais. oui Hey, je, fais je fais du commentaire social en tabouette! Écoute, Chibé oh. fait feu de tout bois. Jerry, occupe-toi des, des menaces qui s'en viennent! Ah, on m'a bloqué mon compte Facebook. <rire> <rire> Euh, hey, euh, euh, GB, euh, tu sais JB, tu t'aides pas hein J'ai tu fait dans ta retraite Non non non, <rire> non mais dans le réalité augmentée, tu t'es mis à dos Georges Saint Pierre, là, ouais. le colocaste en jeu. <rire> Il faut qu'on euh, là... peur, un peu les autres. <rire> ouais, tu penses, Ah ben quoi que. Bon, Moi les petits nerveux là. <rire> Trois rappeurs un peu, un peu éméchés versus Georges Saint Pierre, pas mal entraîné. <rire> Hey, just à l'heure, j'allais faire un commentaire avec un jeu de la WWE. <rire> fait que, euh, je vais me retourner. Euh, mais tout ça pour dire que c'est ça, J'ai beaucoup apprécié certaines choses. Ça m'a chose. euh, permis aussi de réapprendre le jeu de façon intéressante. J'aime beaucoup le coach visuel. Euh, moins accaparent de ce que j'ai cru voir que Nature's ouais. Size. Euh, Puis j'ai apprécié aussi. C'est sûr, si tu pousses la simulation au maximum, tu n'auras pas ces options-là. Mais quand, bon, tu es à un niveau moins élevé, euh, tu as notamment une espèce de cadre de pixels qui apparaît euh, dans le but. Puis, euh, bon, tu as une cible qui suit finalement le mouvement de ton, ben, de ton joystick. Puis, euh, quand c'est vert, ben, euh, en fait, la, quand ta cible est verte, Euh, ben ça t'indique que t'as probablement une chance de marquer, tandis que quand c'est rouge ou orange, t'as beaucoup moins de chance. Fait que ça, j'ai quand même apprécié ça. Euh, même chose pour les lignes de passe et tout. Euh, fait que c'est un jeu que moi, j'ai beaucoup aimé, mais je suis pas sûr que je l'aurais aimé autant si j'avais, comme Jerry, investi beaucoup, beaucoup de temps dans NHL 6. Une note? il va avoir un Une ben, note? Oui puis non. Parce que je donne quand même une note de passage parce que je suis capable de reconnaître que le jeu reste quand même bien mais vu que je suis un habitué on dirait que cette année j'ai eu l'impression de jouer à NHL 16.5 genre t'as payé 90$ pour genre l'ajout de déménagement puis euh, une évolution dans le l'ESHL puis un draft champion c'est juste oui. ça là. mais c'était dur à T'sais, coder là. Hey, hey. ben ouais c'est ça S'il y a eu moindrement une amélioration du gameplay, tu sais, oui, le jeu est un petit peu plus fluide. Puis je retourne mon 16, puis je vois des petites différences. Il n'y a pas de l'homme taper la tête sur la table. Oui, je comprends. Ma note est de 7 sur 10. Bien évidemment, je me trouve généreux un peu. Ouais, je te sens que... généreux versus les commentaires que tu as donnés. Ouais. en fait, je voulais donner un 6 sur 10. Mais, ben, je vais donner un 7 parce que, non je vais donner un 7 parce que honnêtement il vaut juste la peine si le dernier que tu as joué c'est le 15. <rire> Donne tout ton bord, donc ça va à ben... peine vraiment vu que le dernier c'est le 14. <rire> Oui, c'est ça, fait que euh, considérant ça, moi je vais être conséquent, je vais... moi j'y avais mis un 8.5 dans ma critique écrite et je vais rester avec cette note-là. Ah, t'es généreux, je me trouve généreux, mon set, mais toi tu l'encenses. <rire> oui, mais moi je l'ai dit, moi je l'ai aimé. Euh, puis sérieusement j'ai passé beaucoup de temps avec puis je vais va continuer à passer du temps avec ce jeu-là, je, c'est un jeu que j'aime beaucoup mais c'est ça que j'ai dit euh, j'ai été honnête autant avec vous autres que dans ma critique écrite sur Affaire le gars c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé parce que ça fait quelques années que j'ai pas euh, vraiment plongé dans un NHL. Mais si j'avais joué comme l'année passée, euh, j'ai vu les similarités avec un NHL 16, euh, même si j'ai pas beaucoup joué. Puis je me suis dit, OK, si j'avais investi, je sais pas moi, 50-100 heures dans un NHL 16, j'aurais l'impression de jouer à 1.5. Puis euh, probablement que je n'aurais pas autant apprécié que ça. Là. Je m'en ma note je donne un 5. Bon, Juste je pour contrebalancer. Le... Ouais, ouais. Puis euh, je considère le ventre des jeux. Ah! Ah! Ah! Ouais, moi et Jerry, là, les jeux vidéo, on s'entend. <rire> mais je suis quand même d'accord avec ta critique, par exemple. C'est pas ah. si super la note, un peu moins. Mais euh, ta critique est super bonne, en passant, qui vous valez la lire aussi, qui est euh, superbe. J j... Pour vrai, j'étais d'accord avec tous tes points j'ai juste 20 ans d'expérience à peu près c'est sûr J'ai juste à le dire ça, ça, ça paraît. <rire> c'est juste que personnellement c'est ça ça vaut pas la peine c'est la, la première année que je regrette d'avoir acheté un NHL ouais ben c'est est ça qui est, ben JB tu te rappelles quand on a fait la critique de No, Man, no Man's Sky ouais t'as un jeu ah qui... oui c'était là ah <rire> oui Gadon c'est vrai t'étais là ben oui t'étais avec moi euh, mais tu sais. Moi puis JB, on s'entendait pas mal sur la qualité du jeu. Mais moi personnellement, j'y avais mis 8 puis je maintiens ma note et puis il y en a qui t'ont mis un 1 à, à ça. Là. Fait oh, que... On était des fourrettes de l'Internet aussi, c'est bien beau. C'est parce qu'à un moment donné, euh, les personnes qui mettent un 1 jugent euh, l'environnement externe au jeu plus que le jeu en tant que tel. Ah, tu veux tu parler de record aussi Non, c'est pas vrai. Ouais, ben, Alors, ça, même, là. même exemple. Là. Mais, Mais euh, c'est ça, c'est. sais. Fait ça. que voilà. Fait que fait... ben c'est ça. Le NAS dit, tu restes sur une zone. Je... Tu toi, sûr. ta note JB. Moi ouais, ma note euh, ben écoute, il y avait le démo là euh, 10h puis euh, j'ai joué une game puis euh, bof. Ça veut tout dire, fait. donc j'ai gagné. Voilà. <rire> <rire> euh... Moi je, je vous l'ai dit ordonne Je suis vraiment la référence sur Terre, c'est juste que le monde me comprenne pas. Exactement. Fait qu'on va continuer à pas te comprendre. <coughs> euh, tu restes avec nous autres, hein, Dan? Euh, oui, en euh, me faisant fouetter par mon chat qui veut mon attention, mais euh, oui, euh, parce que j'ai suivi quand même euh, vos prochains sujets, là, fait que ça m'intéresse. Voilà. Euh, fait que oui, je vais rester avec vous autres. OK. On n'a pas le choix de parler, en commençant, de l'histoire Max Petcherity, Michel Villeneuve et euh, Michel Terrier. T'es capable de nous faire un petit résumé de la situation, ouais, euh, Jerry Oui, puis non. Je te, je te lance que... avril pour point de même. <rire> ouais, ben en fait, c'est pas compliqué. Michel Villeneuve a lancé euh, ce qui à la base était des rumeurs, euh, qui lui tient son point. Et là, justement, il y a eu tout un truc qui est suivi. À la base, euh, Michel Villeneuve a lancé sur Calon c'est Calon 119 qui a lancé ça. Euh, ou une en fait, station il, de radio quelconque. Il l'a mentionné ouais. à Trois-Rivières avant dans une radio de Cogeco. Et après ça, il est allé au 91-9 le lendemain le mentionner euh, Ça, c'est une affaire que je trouve assez ordinaire. C'est lequel ton plus gros employeur, puis qui mérite le scoop tu sais. Bon, en tout cas. Ouais. Bref. Donc, il le dit à la radio. Euh, que Michel Therrien aurait lancé dans le fond euh, je pense que c'était un souper les détails sont moyens dans ma tête là, mais un... Euh, dans un je club de golf euh... après sa run de golf avec des amis ok c'est ça, il était environ sept et huit amis euh, et il aurait dit comme quoi que Max Patcher était le pire capitaine de l'histoire du Canadien de Montréal ça, ça veut dire que c'est le pire capitaine dans les 100 quelques dernières années Ce mmh. C'est quand même ça, intense. Ça se pourrait-tu que ce soit quand même le cas? Euh, honnêtement, là, on va checker d'autres capitaines, pis pas mal sûr qu'on est capable d'en trouver un autre de pire. C'est quand mais, même un mais, capitaine recrue. Mais donc, partage. on y enlève le C là, là pis qu'on calcule son règne sur l'année qu'il y a eu. Pas fort, là. Non, c'est pas fort, effectivement, mais il y aurait une saison gagnante, puis on n'en parlerait pas, par exemple. Ben oui, mais c'est un peu ça le leadership. C'est que tu vis tu péris selon les succès de ta oui. s'adlasse collectivement. Là. Sauf qu'on s'entend que l'année passée, de le vrai capitaine ne jouait pas. Ouais, mais, mais t'es, mais... Tu sais, mais tu peux pas. Mais est-ce que whatever. Je mais mais je peux-tu vous dire quelque chose? Euh, parce que, excusez, hein. Euh, même si le monde me dit euh, tu connais rien au hockey et tout. Euh, ah, euh, tu connais que rien! Je mais je le sais, mais gars, je l'ai dit. Bon, je, je, je vais continuer à faire mon incompris là. Euh, Quand Pacioretty a été nommé capitaine de l'équipe, tu sais, moi et mon frère, on suit le Canadien, on, on adore cette équipe-là, on adore l'histoire du Canadien parce que c'est plus qu'une équipe de hockey, c'est carrément un symbole, le Canadien. Euh, quand vous êtes intéressez à l'histoire, vous savez très bien que ça a été un moment un symbole de la francophonie aussi. Euh, Puis, on, quand on a regardé Pacioretty devenir capitaine, On le connaissait déjà. Puis on connaissait déjà aussi, comment je pourrais dire, son charisme légendaire. Puis j'ai fait, je vois pas ce gars-là, capitaine du Canadien. Puis c'est encore plus vrai dans la dernière année parce que d'habitude, la capitaine, c'est l'image un peu de ton équipe, tu sais. Que tu sois silencieux, euh, que tu sois un capitaine silencieux ou un capitaine exubérant, tu es censé être l'image de l'équipe. Puis j'ai jamais trouvé que Pacioretty était l'image du Canadien. Jamais. Euh, vous avez dit tantôt que le vrai capitaine ne jouait pas. Euh, Je suis d'accord. Mais on s'entend que Pacioretty n'était pas non plus l'élément vendeur du Canadien. Non, c'est un marqueur étrangement euh, assez prolifique pour son style de jeu qui est, euh, ma foi, assez soporifique. Oui, c'est pas une vedette, c'est un gars de cette de ce statut là en termes de production offensive. Normalement, dans un club, devrait être une des stars. Et c'est pas le cas. C'est pas le porte-étendard du Canadien de Montréal ouais. en termes de franchis. C'est ouais. pas un Stamkos. C'est pas c'est pas un Souban en termes de de, de visage d'une organisation que il aurait pu être pour le Canadien de Montréal si on l'avait nommé comme capitaine ouais c'est un peu ça tu c'est pas tu sais vous c'est pas un Taves là non plus c'est pas un Crosby c'est pas tu sais qui est canadien les des Euh. ils capitaine des met Euh c'est quelqu'un d'autre présentement ouais je serais pas surpris qu'il en ait pas je pense qu'ils vont en nommer un à la fin du camp d'entraînement parce que Dion Fanoff ils l'ont enlevé et après ça il y a eu rien eu Mais euh, la question est bonne, pareil, à savoir qui serait le pire capitaine de l'histoire. Je suis quand même d'accord de dire que dans la dernière année, euh, c'était moyen. Là. Mais de toute façon, ouais. dans le cas présent, à la limite, que ça soit vrai ou non, c'est pas ça le débat. C'est de savoir, c'est-tu correct que le coach du Canadien de Montréal y ait d'une déclaration de, de, de ce genre-là? Euh, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça rentre dans le domaine de la vie privée? Euh, parce qu'il n'y a pas dit ça devant les médias. Est-ce que tu es coach du Canadien de Montréal? Peu importe où est-ce que tu es dans la vie à toute heure du jour et de la nuit. Moi, je pense que oui. Et ça s'est vu des congédiements pour des choses dites sur les réseaux sociaux, euh, à propos de ton employeur... Euh, c'est beaucoup de surveillé maintenant tes agissements dehors du travail euh, tu es un visage de ton organisation euh, de ton travail de ton entreprise peu importe où est-ce que tu es dans la vie euh, peu importe le moment et ça s'est vu ça se voit de plus en plus donc euh, moi cette, cette portion là journaliste versus vie privée moi je suis à l'aise l'information est tellement grosse que moi je suis à l'aise avec le fait que ça soit sorti dans les médias Ouais, je suis bien correct, ça, là. Mais... Je veux dire... La saison a même pas commencé, puis il y a déjà, genre, une tuile qui vient de tomber dans la saison. Tu sais, je veux dire, nous autres, on ne le sait pas, là, si c'est vrai ou pas vrai, là, OK? C'est vrai. Puis... Ouais, mais mettons, là, dis, le, le, le fan moyen ne sait pas vraiment si c'est vrai ou vrai, ou écrit. Tu sais, il va croire qui, tu sais. Déjà en partant, la relation de Pat Michel Terrien si justement c'est vrai, ne doit pas être à 100%. Là, non, mais ça, ils n'ont jamais eu une très grande chimie les deux ensemble. Ça n'a jamais été des boddés. C'est des collègues de travail. Ça, c'est connu dans le milieu. Et l'information a été corroborée là, par de nombreuses sources. On parle de 7 ou 8 pour Michel Villeneuve. Régent Tremblay confirme aussi euh, ces deux là c'est des polémistes plus souvent qu'autrement euh, donc on peut peut-être questionner le, le, leur éthique leur euh, volonté de nuire aux Canadiens de Montréal peu importe leur euh, le, me, myself and I est plus grand que l'impact que l'information qui sorte peut avoir Michel Veneuve est reconnu entre autres là-dessus pour être tout un, mm. un, un, un spécial mettons Par contre, Martin Leclerc de Radio-Canada, c'est tout à fait l'inverse et lui a confirmé qu'il avait aussi l'information et qu'il s'apprêtait à la sortir dans le moment opportun. Exemple, un congédiement de Michel Terrien aurait peut-être été un timing plus adéquat à ses yeux. Je je lui mets des mots dans la bouche là-dessus. là. là. Euh, il n'a pas dit ça. Moi, c'est l'impression que j'ai. Il attendait peut-être un moment comme ça pour sortir l'info. Hmm. J'ai parlé avec euh, quelques personnes. Hey. Oui, oui vas-y. Juste te dire, j'ai fait une petite recherche sur les capitaines des Canadiens. Oui. Euh, pour voir s'il y en aurait des pires là. Il euh, y, y a quand même beaucoup de gros noms, hein? Ben quand même. Euh, Écoute, euh, on parle quand même de Toe Blake, Maurice Richard, Émile Bouchard, Ivan Cournoyer, Serge Savard, Guy Carbonneau, Christian Chelios. Euh, oui, ça a l'air qu'il y a eu deux capitaines dans une saison. Oui, capitaine à l'intervance, oui. Mike Keane. Euh, mais il y en a deux qui me disent absolument rien. Fait que Je sais pas. J'imagine qu'ils doivent être dans la même catégorie que Patcherity. Il y a notamment Bill Coutu. Euh, en 1925-1926. Donc, euh, j'ai aucune idée de ce qu'il a fait dans la vie. Parce okay. que ça ne me dit absolument rien. Et... Ok, okay on, on a un prétendant au titre. Et, attends, il y en a un autre. Euh, 1915-1916, Howard McNamara. Non, mais euh, McNamara était un des très, très grands joueurs de la Ligue nationale à son époque. Bon, donc, si, euh, si c'est le demander. gars que je pense, est, il est venu finir sa carrière à Montréal. Euh, il était une vedette dans la ligue dans le temps qu'il y avait moins de six clubs. Ça voyageant en train. Les gars fumaient ah, le cigare. Non, non. <rire> puis euh, non, c'est ça, c'est une ancienne vedette de la ligue. Puis probablement que ça lui a été remis euh, à l'époque, vu son statut plus que par longévité avec le club. Puis euh, si je te dis Walter Boswell, non, ça j'ai aucune fucking idée. Bon. Fait que on en a deux. Okay. On, on, a, on a, un top 3 là. On a Patrick Ritter pour les deux ans. Ok, c'est ouais, bon. Fait que voilà, c'était mon petit grain de Ok, bon. Je reviens à l'histoire. <coughs> euh, J'ai parlé avec quelques personnes. Ce que euh, Michel Vinov a rapporté à propos de Michel Terrier, c'est, euh, c'est semble-t-il vrai. J'ai tendance à croire les personnes qui m'ont, euh, qui m'ont dit ça. J'ai totale confiance en ces personnes-là. Euh, Michel Villeneuve a menacé. C'est si, d'ailleurs ce qui serait probablement la raison de son congédiement. Ce n'est pas la protection des sources. Ce n'est pas le fait qu'il a sorti l'information avant de la mentionner à son employeur. Ce qui est euh, habituellement pratique courante dans les médias. Un journaliste va euh, vouloir se faire baquer par son employeur. Euh, Michel Villeneuve est un loose cannon ce qu'on qu veut dire par là dans le, dans le domaine juridique tu dois avoir euh, une connaissance de, de ce que ça veut dire Dan c'est quelqu'un qui euh, est euh, imprévisible c'est quelqu'un qui ouais. va agir selon sa propre volonté euh, qui est surtout pas contrôlable tu peux pas prédire ce qu'il va faire et à un moment donné il peut, il, peut euh, il y a quelque chose qui le trigger puis il va faire un acte euh, qui a un impact négatif c'est souvent comme ça, ça... c'est l'André-Arthur du hockey ça serait une bonne image euh, un Jeff Fillon sur un loose canon aussi tu sais c'est un ça. gars que tu peux jamais totalement prédire ce qu'il va faire euh, sur le long terme tu sais que Mané va arriver de quoi combien de temps avant que ça arrive tu le sais juste pas puis tu prends le guess que il va être assez payant assez longtemps pour contrebalancer le côté négatif qui va t'amener éventuellement C'est à peu près oh. ça. On ne sait juste pas quand est-ce tu vas péter, Dan. <rire> J'ai utilisé le terme <rire> péter, c'est volontaire. <rire> ça s'en vient, ça s'en vient. Je suis comme une bouilloire, j'accumule, j'accumule. ma vanille, là. <rire> Et euh, donc, ce qui aurait fait en sorte qu'il aurait été congédié, ce n'est pas euh, d'avoir déclenché le scandale. Ce n'est pas le fait de ne pas l'avoir mentionné à ses patrons. Ce n'est pas le fait d'avoir voulu Euh, protéger ses sources aux yeux de ses patrons parce que normalement, un journaliste et là, la notion de journaliste dans le domaine sportif est très floue est-ce que Michel Villeneuve était embauché à titre de journaliste euh, pour le 91.9 pour ses employeurs, je n'en ai aucune idée euh, je crois que c'était vraiment une personne externe consultant, whatever là, euh, chroniqueur, et dans ce cas-là, l'éthique journalistique est moins, euh, est moins applicable et probablement que Michel Villeneuve n'a pas voulu mentionner ses sources auprès de ses patrons pour pas que eux normalement sont censés les protéger mais dans un cas aussi gros et aussi néfaste envers ta source de revenus première qui est le Canadien de Montréal euh, il a probablement pas voulu faire en sorte que ces sources-là puissent se rendre aux oreilles du Canadien de Montréal via ses patrons. Et c'est là la notion qui est importante c'est que le 91 a mentionné que c'était une question de bris de confiance entre mmh. l'employeur et l'employé, et moi je vois le bruit autant du côté de l'employeur que de l'employé justement dans cette situation-là. Si tu partages pas tes sources en tant que journaliste, si tu en es un avec ton employeur, c'est que tu t'as pas confiance en lui. Et à l'inverse, si tu mets ton employeur dans le trouble euh, en tant qu'employé, ça se peut qu'il ait plus confiance et Qui ne puissent pas te backer en ayant eux-mêmes l'information. T'es même dans le trouble, et donc le lien de confiance est brisé de, des deux côtés. Et ça serait ça la raison pour laquelle, euh, réellement, il a été congédié. Et je serais pas étonné qu'il y ait eu de la pression de la part du Canadien de Montréal. Luc Génina de RDS, en entrevue, euh, aujourd'hui, même ou hier, à Radio X, a mentionné une histoire qui lui était lui-même arrivée et qui est, euh, ça arrive, il dit là, deux à trois fois par année de la part du Canadien de Montréal, avec chaque journaliste, « Ah, t'as fait telle affaire, de telle façon, tu sais, allez mettre de la pression, euh, on n'est pas tout à fait euh, content, c'est pas de même que t'es censé faire ça, blablabla, blablabla. Bla, » bla, bla. Il racontait une histoire euh, avec euh, Alain Vignaud. Euh, Alain Vigneau quand il avait été embauché à titre d'entraîneur du Canadien de Montréal, Euh, il avait dit moi je changerais pas je vais être le même gars bla, bla, bla, euh, avec vous autres je vais être ouvert aux journalistes, euh, lien de confiance bla, bla, bla, bla. deux mois plus tard euh, 12 matchs <rire> plus tard dans la saison voyage euh, de 4-5 matchs à l'extérieur les journalistes attendent euh, l'équipe à l'aéroport pour les accueillir et euh, Alain Vigneault euh, après les quelques défaites a pas voulu parler aux médias Et euh, Luc Gélina, qui avait titré son article, il avait dit dans celui-ci, euh, bon, ben ça aurait pris deux mois, douze matchs pour que euh, Lévigno euh, brise sa promesse de son embauche. Euh, non, il ne peut parler avec les médias, contrairement à ce qu'il nous avait dit. Mm. Ce qui est la situation, tu sais, et il y avait eu pression de la part du Canadien de Montréal en disant, Alain, là, il n'y a pas besoin de toi. Toi, tu as besoin de lui. Tu devrais plutôt être gentil avec lui. Et euh, ce qu'il mentionnait dans notre l'entretien, c'est qu'il avait répondu que ben, dans 10 ans, lui, il allait être encore journaliste à Montréal en train de couvrir le Canadien, et Alain Vigneault n'y serait plus, lui. Et il aurait eu raison. <rire> fait que dans le fond, tout ça, ça fait juste renforcer les rumeurs persistantes, puis en fait, même, je dirais même que c'est rendu des croyances, ça fait que tout ce qui en se trouve le Canadien, il y a une omerta. Oui, euh, oui, oh, oui, euh, clairement. Euh, je pense que c'est franchement assumé de la part du Canadien de Montréal, c'est accepté de la part des médias, tellement que le Canadien de Montréal est en partie euh, propriété de BCE, BCE c'est Belle-Canada, et Belle-Canada a des parts dans RDS qui est le diffuseur officiel, donc euh, les entretiens que vous avez de euh, Pierre-Houd avec le directeur général, avec l'entraîneur, avec les joueurs, tout ça c'est le même propriétaire qui fait la gestion d'employés des deux côtés, t'sais. Fait que euh, le seul média indépendant qu'il y avait à Montréal pour couvrir le Canadien, c'était le 91-9 et euh, semble-t-il, les rumeurs que ça pourrait devenir le diffuseur officiel du Club École à Laval, le Rocket. Donc, le, euh... la distance qu'il y avait entre cette radio-là et le, le gros monstre sacro-saint qu'est le Canadien est en train de tomber. Donc, il n'y a de plus de médias neutres à Montréal envers le Canadien de Montréal qui couvre les activités au jour le jour. Si ça vous donne un portrait assez... <rire> euh, euh, assez global de la situation et de mes impressions aussi. Euh, je pense que le Canadien a fait du damage control dans toute cette histoire-là, de façon euh, parfois habile, parfois pas très habile. Tu sais, Marc Bergevin qui dit aux médias qu'il a aucune idée de quoi qu'il parle, leur ment pleine face. Et c'est pas la première ouais. fois qu'il fait ça régulièrement. Et euh, tellement en pleine face que la veille, <rire> les médias avaient parlé avec Jeff Molson au tournoi de golf que Marc Bergevin n'y était pas. Et euh, Jeff Molson avait dit « Ça aurait pu être réglé la semaine passée euh, si le directeur général s'était occupé de ça adéquatement. » Donc, si le propriétaire est au courant, j'espère que le DG l'était. Fait que, si, vous pouvez mentir, les boys. Mais Faites en sorte que ce soit assez subtil, qu'on ne s'en rende pas euh, compte. Et euh, donc, euh, alignez vos flûtes. T'sais. Dites la même affaire tout en même temps, puis on va plus peut-être y croire. Ouais. Les Canadiens de Montréal, j'ai-tu hâte que la saison commence? Non, j'ai hâte aussi. J'ai très très hâte. Euh, Michel Villeneuve a mentionné qu'il y avait une autre bombe. Euh, à venir, il est en vacances euh, jusqu'au 7 octobre, ça pourrait sortir par la suite, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, s'il décide de le faire, et ouais ouais. cette euh, bombe-là, euh, j'ai eu des informations en ligne avec celle-ci, et euh, je vous avouerai que, moi je suis pas le genre, tu sais quand je parle de hockey, Uh, Jerry, tu le tu, tu, sais pertinemment, t'en genre tout le temps avec moi, fait que t'es comme le témoin le, le plus proche euh, qui peut euh, qui peut corroborer les, les, ce que je m'en vais dire là. C'est que je suis pas le genre à attaquer la personne. Je vais attaquer les fonctions. Je vais parler de comment est-ce qu'on fait la gestion, comment est-ce que tel joueur est pas à la bonne place. Mais je serais pas le, celui qui va dire « ah dernier, c'est parce que c'est un idiot, tu sais. » Je vais le faire, mais juste avec le, <rire> avec le, avec euh, Peter, Charlie, des euh, des hallus de Edmonton qui est l'idiot du village. Mais c'est un running, running gag. gag. Tu sais, c'est c'est pas l'individu, c'est pas l'être humain. La Et prochaine Peter bombe Charlie, de. Le DG. Oui, non, c'est ça exactement. L'homme est probablement hyper brillant, mais euh, tu sais le. le, le... Il a peut-être atteint son niveau d'incompétence. <rire> il s'est élevé jusqu'à pu être compétent dans ses fonctions. Je pense que c'était comme des jeux. T'sais. Il, il s'est rendu là, puis bon, qu'est-ce que tu veux? Euh, les honeurs sont pognés avec. La prochaine affaire de Michel Villeneuve, ce que j'ai entendu dire, si c'est vrai, et euh, comme je disais tout à l'heure pour la première shot, j'ai euh, J'ai aucune raison de ne pas croire ce qu'on qu me dit à partir de, du moment où est-ce que ça se confirme que c'est dévoilé, je ne pourrai plus aimer l'être humain qu'est euh, Michel Terrier. Tu tises, tu teases, teases puis <rire> je n'irai pas plus loin. Mais j'avais du respect envers l'être humain, ce n'est plus le cas. Parce <rire> que là j'ai vraiment beaucoup d'idées dans la tête en ce moment là. Vraiment goût, moi j'ai goût de creuser pour vrai. Mais, je vais arrêter. Je J'irai pas parce plus loin, que... parce que respect à des sources, respect de l'organisation du Canadien de Montréal. On parle d'un individu, pas de l'organisation. Puis, euh, ça sortira ça l'a à sortir. Mais, euh, en tout cas, c'est... c'est c'est ça. <rire> J'aime pas ça, Jimmy, quest que tu viens de faire, là? C'est pas fin, hein? Non, non pas vraiment. Non, vraiment pas. Okay. Un autre sujet, j'ai le goût de parler du euh, tournoi des recrues que euh, le Canadien de Montréal participait avec euh, les recrues euh, des Maple Leafs de Toronto, des Sénateurs d'Ottawa et les Penguins de Pittsburgh. Euh, Avez-vous suivi ça un petit peu, surtout, euh, surtout le jury, je suppose? Ben oui, puis non, là, vraiment comme euh, on the side, là, parce que j'avais un peu sorte au vrai en entraînement. Mais tu sais, j'ai vu comme les McCarron qui euh, volent au-dessus du lot qui euh, a démontré des belles choses mais que tu vois qu'il n'est pas à 100% prêt encore pour la ligue nationale même s'il y, y a du monde qui le voit et dans l'alignement par temps. partant euh, j'ai quand même eu des bonnes affaires Sherb euh, Sher Gatchev aussi qui était quand même très, très bien euh, ouais. mais tu sais c'est... Je, je pense j'ai plus entendu parler des, des, des gros noms du camp des recrues, si on veut. Oui, ben c'est tout le temps ça. Il euh, y a Martin Lapointe, directeur du développement du Canadien de Montréal, qui est en entrevue dans le show de Martin Nommé. On jase podcast Doggy, qui avant s'appelait 30 minutes chrono, mais il faisait jamais 30 minutes, euh, que vous pouvez chercher sur iTunes, qui est euh, super bon, mais encore une fois, c'est affilié avec le Canadien de Montréal, parce que c'est produit par RDS. À vous de prendre et de laisser ce qu'il dit là-dedans. Et euh, donc, il euh, a, a, a posé quelques questions sur euh, quatre gros prospects euh, du Canadien de Montréal. Noah Julson qui a fait ses devoirs, qui est en, sur la bonne voie selon, euh, selon la pointe. Mais Karen qui euh, a perdu 11 livres, c'est ce qu'on lui avait demandé, pour être plus mobile, plus explosif. Euh, et ça paraît dans ce camp d'entraînement-là pour euh, les recrues. Arthurie Lekonen. Martin Lapointe n'est pas celui qui va faire monter un gars dans l'organisation, le, dans, dans les échelons du Canadien de Montréal. Lui, il fait en sorte que les gars s'améliorent et atteignent leur plein potentiel, mais Arthurie Deconen euh, semblait extrêmement heureux de ce qu'il voyait à propos de celui-ci, et on l'a vu très combatif, donc, euh, il y a un poste, d'après moi, sur la deuxième ligne, à gauche, s'en prend un qu'il le ramasse, et Arthurie Deconen est l'un des candidats, et ben jusqu'à maintenant... Ce n'est que du positif qu'on entend sur lui. Fait que tant mieux. Et le, le point d'interrogation, c'est surtout... Euh, Scherbach, t'en as parlé un petit peu. Semblait-il qu'il euh, comprend moins vite que les autres. Est-ce qu'on aurait une autre tête enflée avec le Canadien de Montréal? Dossier à suivre. Martin Rivard numéro 2. Ah, euh, ouais. Peut-être. Il ne participe pas encore au camp d'entraînement à cause d'un virus ah ouais. ouais mais là lui euh, c'est peut-être même sa saison là. on parle de quelque chose de gros Ah euh, oh, ouais. Oh, yes. mais il y a tout le temps quelque chose à chaque année Martin Riveille, euh, hop, tout d'un coup ne peut pas participer ouais, Non, mais <rire> si tu traduis Riveil en français ça, ça, ça veut dire en finlandais ne peut pas participer au camp c'est ça que ça veut dire Rivail. surtout qu'il est pas finlandais fait que ça n'a aucun lien mais exactement c'était une joke euh, après pour point comme ça <rire> ah j'y vais. Je suis de même bon. Ah non non écoute. Mais euh, mais pareil. Écoute, euh, on te prend pitié. On t'aime. Excuse-moi. Excuse euh, pareil. <rire> ouais Je, okay. je vais dire que j'ai pas entendu le parler. Non, non, mais ah oh, ok. Fait que t'as quand même entendu qu'on qu te prend pitié. Oui. <rire> <rire> Hey, je voulais qu'on revienne un peu sur la Coupe du Monde. Est-ce que vous suivez ça, les boys? Euh, 40%. Moi, <rire> j'ai écouté la game euh, des kids <rire> contre Team. Euh, c'était qui? Team qui, c'était? Aujourd'hui, c'était Suède. Suède. Puis c'est ça, 40%. 60% de dos, 40% réveillé, là. Mais... Mais. Ouais. On s'entend que le Canada, les jeunes... Tu sais, je suis pas vraiment ça, là. Euh, un petit peu... Euh... Peut-être 20% dans mon cas. Euh, mais il y a des explosifs là-dedans. C'est hallucinant. Vite, vite fait, j'ai suivi ça plus que ce que je pensais honnêtement. Moi aussi. Euh, Carey Price, euh, c'est Carey Price, pour vrai. C'est euh, magique de le voir aller. Euh, là, aujourd'hui, je pense qu'il jouait pas. C'est Corey Crawford qui défendait la cage du Canada. Euh, du Canada. Ouais. Mmh. Mais ouais. Mon intérêt c'était vraiment Kerry Price et l'équipe nord-américaine nord américaines euh, sont bons, sont vite, sont bien forts, ils ont des mains mais euh, tu sais là, l'atout le, le, l'expérience <rire> ça, ça manque un petit peu sur certains points euh, ils ont perdu contre la Russie après avoir dominé ouais. Euh, ils ont failli perdre aujourd'hui même, ils venaient 3-1 ils ont gagné 4 à 3 en prolongation euh, c'est souvent ça je trouve qui. ça leur manque là. ils ont dit qu'ils il y, y a un peu de panique à certains moments, puis là tu, tu fais comme eh, voyons tenter de perdre l'avantage puis tu, sais, tu parlais de momentum dans NHL là ça s'applique pour vrai là. Euh, ouais. et, euh, non c'est ça son le son fun d'avoir allé ça me fait penser au championnat du monde d'origine quand tu sais, des erreurs des fois, mais du jeu tellement excitant c'est les meilleurs matchs que je vois jusqu'à maintenant dans, euh, dans ce tournoi là j'ai vu quelques parties, le Canada C'est magique, là. Ils sont bons. C'est incroyable comment ils sont bons. Mais en même temps, ça pue le, le, la stratégie, ça pue le schéma de jeu à plein nez. plus Ils y, y ont comme perdu l'essence même du plaisir, du hockey, de la créativité. C'est tout tic tac toe euh, tu sais. A plus B donne C. C'est mathématique. C'est efficace, là. Ils vont gagner, là. J'ai aucun problème là-dessus. Mais j'ai pas de plaisir tant que ça tu sais à, à regarder c'est moins pire que la ligue nationale un match entre Columbus puis euh, Phoenix là mais tu sais c'est pas les matchs les plus excitants tu sais mais c'est pas de euh... Dature qui est parti ouais Phoenix ouais surtout qu'il y a pas Datsuk quoi ouais. non mais c'est euh tas vu qui est parti de la Ligue Nationale à cause de ça ouais. c'est trop défensif trop de schéma okay. c'est plus aucune créativité donc il est temps qu'il y a tant qu HL pour ça non, mais vas-y Dan <rire> ah non non ben en fait euh, je veux juste voir si vous aviez vu le, le tweet euh, magnifique de Phil Castle ah, euh, <rire> ah je l'aime tellement les américains hein il y avait tu sais il y avait une, une fausse euh, une fausse déclaration là quand il a gagné la Coupe Stanley en disant euh, avant qu'il gagne si je gagne la Coupe Stanley je vais venir à Toronto avec la Coupe ma journée avec la Coupe juste pour qu'il ait enfin une Coupe à Toronto tu sais full baveux puis c'était pas vrai tu sais mais finalement il est allé <rire> avec la Coupe dans un un hôpital pour enfants malade de Toronto euh, moins baveux mais il l'a fait pareil Et là le tweet c'est tellement nice. Il dit écoute j'étais juste en train de, de me promener dans le tour de la maison avec mon chien. Puis à un moment donné je, je me demandais yo il me semble que j'ai quelque chose d'important à faire mais j'ai jamais été capable de mettre le doigt dessus. Quand <rire> les États-Unis ont perdu, awesome. Phil Kessel, <rire> euh, on dirait qu'il challenge Roberto Luongo pour Twitter. Euh, le le le, le drôle ness sur Twitter, yeah. Ouais. Ah ouais non c'était bon puis, surtout que genre y en a qui ont mis euh, le, le, le tweet de Phil Castle à côté de l'image de Tortorella qui gueule après Paternity Ah c'est malade Ah c'était magnifique mais... <rire> Ça là ça va... ça va se promener pas mal là, le, le, le, le fameux meme avec euh, avec Tortorella puis Patcherity. tu sais le, le gars Tortorella est en train de, co de coacher mais t'sais, il, il faisait tu il criait à toute l'équipe il était en train de se promener là mais le C'est frame perfect là. Tu crois vraiment qu'il est en train de planter Pachoretti là? C'est malade. <rire> c'est juste parfait. Euh, ben c'est un show-off là aussi, Tortorella, Pas ça le café, là. Euh, euh, c'est un gars qui aime bien faire euh, donner un spectacle. C'est la décision la plus bizarre de toute la Coupe du Monde, en fait, Tortorella. Vraiment. Je euh, comprends pas vas-y vas-y non j'aurais dit une niaiserie ok mm -hmm. mais moi je comprends juste pas pourquoi ce gars là a encore la capacité de rebondir dans la ligne nationale ça va prendre combien de clubs qui font pas les séries pis qu'il y a une débandade à cause de lui avant que les DG comprennent Je sais pas, je me, je me suis déjà posé la question puis je me suis dit, je sais pas, il y en a qui l'engagent tu à cause justement du spectacle, tu sais euh, parce que le monde ils veulent comme voir tu un up péter une coche pogner une heure. Je me suis déjà posé la question à savoir tu c'est pour ça qu'il rebondit. Tu sais on peut pas nier non plus qu'il a gagné avec Tampa Bay là. Ouais, mais là, ouais avec fait... Brad Richards, Vincent Cavalier puis Saint-Louis dans le, oh, dans, le, oui, dans, le dans la maîtrise de la hall. Je ne nie pas là. Euh, mais euh, tu sais, je... c'est un show, ton là. Puis même quand il était à TSN, des fois je le regardais, puis j'étais ok, tu, tu donnes encore un show, tu essayes de prendre le spotlight. C'est, c'est dommage parce que euh, j'ai pas l'impression qu'on l'engage nécessairement pour ses qualités d'entraîneur plutôt que pour le parce show. Parce qu'il en a pas. Ouais, mais et... ouais, Team USA là, ils ont-tu besoin d'un show off de même C'est ça qu'il y avait de besoin ou de battre Puis gagne, battre le Canada puis gagne le tournoi. Ah puis on va se dire qu'il a gagné contre le Canada avec l'équipe qu'il avait là. Ah non. C est, c est un peu vrai. moyen. Je dis pas importe le coach là, il aurait pas gagné pareil. Ah non, il y avait des oh. choix très très douteux puis l'équipe nord-américaine leur fait très mal. Euh, la moitié des joueurs sont américains puis qui ont probablement plus de talent que ce qui était ça Atlas dans Team USA là. Mm c'est assez, assez spécial comme euh, tournoi de tournoi tu sais même si on parlait au, au dernier show les éliminatoires tu sais t'as team North euh, North America qui affronte team Europe puis t'as l'hymne canadien l'hymne américain qui joue That's it. tu fais comme ouais mais y a y a 15 pays de représenter ça là C'est ce ouais. vraiment weird. Euh, ça donne un, un drôle de feeling. Puis là, tu fais comme. Ouais, mais là, les rois ils écoutent l'hymne national, mais ça représente comme. Un des hymnes représente le corps d'un club. <rire> tu sais, voyons. Ma question est où est le Mexique dans l'équipe nord-américaine? Ah, ben là, faudrait il le y ait ah. un joueur mexicain. Assez bon! <rire> non, mais on aurait pu jouer l'hymne du Mexique, tu sais. Ouais, ouais, mais ouais, exact là c'est okay. ça ce bout là c'est un peu n'importe quoi de quand même garder des hymnes nationaux je vois pas ouais. je, vois, je vois pas le pourquoi puis l'intérêt est-ce que ça fait vraiment partie du spectacle non c'est il y a personne qui achète les biens en se disant ah hey, ben je vais avoir l'occasion de vivre les national! ah j'ai tout ça c'est d'enlever ma casquette Moi, c'est Tu sais quand t'entends, là, à chaque partie du Canadien, là, euh, comment il s'appelle la voix, euh, très belle voix, là, d'ailleurs, euh, ce monsieur-là, euh, le descripteur euh, des ah, matchs, euh, là. Euh, ouais, ouais, ouais, euh... quelque chose, je crois. Ah, ouais, ben, en ce que je m'en rappelle pas, là, mais... On connaît le hockey, c'est ce qu'il y a à <rire> Ouais, ça, la voix du Canadien, là. Euh, bref, c'est lui annonces, qui fait le golf, tout... là. Oui, c'est ça, exact. Euh, mais tu sais, quand il dit retirer chapeaux et casquettes, à chaque fois je me dis qui qui porte un chapeau. ben il comme... y en a, il y en a. Hey, on, hey, ah, le, ouais. Les préjugés, hey, eh, hey, hey. Ah, c'est m'excuse. <rire> non, mais je, je, je sais, je qu'il y a plusieurs fans qui portent des chapeaux, mais moi, personnellement, quand je regarde l'auditoire RDS ou à TVA Sport parce que j'ai pas le choix. Euh, <rire> on a toujours le pas... choix. Vive l'Internet. Ouais, ben, honnêtement, je pense que pour cette saison... Euh, euh, excusez, je, je sais que c'était pas parmi au sujet, mais TVA Sports, je pourrais pas de regarder genre, okay, là, hockey, là. Ben, parle-en de TVA Sports! Pas... <rire> là, ah, si tu veux, je peux en parler, là, okay. mais je peux à... On va mettre de quoi au clair, OK? Les joueurs de la liste, c'est sont pas bons, mais elle pas en onde. cest C'est compliqué. Je suis en train de dire de quoi que personne ne comprend dans les médias jusqu'à date pis que j'arrive euh, là avec mon idée révolutionnaire puis que, voyons non, hey, écoute, donc, écoute, c'est donc bien farfelu on n'aurait pas pensé à ça tout seul hein. Bon, je pourrais dire la même affaire des entraîneurs qui vivent encore dans les années 80 là. Ben, voyons c est, c est, le gars est pas capable de niner trois mots, bac à bac en direct à TV, mais elle est pas à TV. Est tu tu parles-tu est... d'un certain numéro 60, toi? Euh, y Y'a-tu encore un numéro? Non! Décoris. <rire> <rire> mais non, mais, tu je, sais, j'en parlais sur le dernier show, puis je connais plein de monde qui aspire à travailler là, tu sais, à faire cette job-là et qui travaille d'arrache-pied à monter les échelons tranquillement pas vite pour avoir accès à ça pis qui sont pas capables parce qu'il y a des joueurs analystes qui ont la job, mais qui sont pas bons et qui ridiculisent la, la, la, la, la fonction d'être analyste au hockey. Là, on va se dire de quoi, là? Cette coche-là, ça fait longtemps qu'elle mûrit en me donne moi, là, c'est le temps qu'à ça. <rire> Je temps. vois ça, là! J'ai comme peur, là! OK. Si dans le vie, un ex-joueur de hockey, Étoile, est capable de se planter en tant que coach... Je pense ici à Wayne Gretzky et à Maurice Richard. Parle-moi de deux grands joueurs, je vais te nommer ces, ces gars-là. C'est sûr qu'ils sont dans mon top 10, mettons. Ouais. Si eux autres sont capables de se planter comme coach, qui est la job dans le hockey périphérique le plus proche de celle de joueur, pourquoi que automatiquement un ancien joueur serait bon comme directeur général, comme entraîneur, comme dépisteur, comme directeur du développement, comme analyste à TV comme animateur de foule dans un show de boîte à TVA Sport. Oui, oui, je pense à toi, Morissette. Pourquoi? C'est quoi la logique derrière? Elle vient de où, cette passe-droite-là? Il n'y a rien qui concorde de l'un à l'autre. Il n'y a rien qui assure un passage adéquat de l'un à l'autre. Arrêtez de faire ça. La qualité en onde prévaut sur le nom que tu mets en onde. José Théodore, c'était hot, day one. Aston Josée Théodore, il n'y a plus personne qui trouve que c'est un argument de vente positif pour TVA Sport. C'est même plutôt l'inverse. Fait qu'arrêtez de faire ça. Ben, tu sais, je, je vais donner quand même un exemple que moi j'aime bien d'anciens joueurs, que, que j'aime bien voir euh, le seul. de temps en temps. C'est le seul! On a tous le même nom. C'est Marc Denis? De quel? Euh, oui, il y a lui. lui. Lui je le trouve euh, vraiment là, euh, écoute classe à part. Euh, pis, euh, surtout euh, c'était Benoît Brunet, hein? Ouais. Ouais, bah bon, ça Fait que mais non il y a Marc Denis. Euh, moi, je j'aille pas Mike Bossy. Je sais pas pour vous, moi je l'aille pas. Euh... Ah, c'est déjà mieux que Michel Bergeron maintenant. Hein. Bah Bah non. <rire> Puis j'aime Mike Bossy parce que c'est pas T'sais, il y a des propos qui sont pas clairs non plus, t'sais, il dit ce qu'il pense, il arrête pas de le dire de toute façon indigène. Moi je dis ce que je pense, si vous êtes pas d'accord, vous êtes pas d'accord. À la limite. Mais on le un place dans, On le place dans une position où est-ce qu'il donne son impression. T'sais, il est pas en train d'analyser ce qui se passe. Il est, est, si, ouais. il est plus caricatural Puis, gars, ça fait. C'est correct pour ce type de rôle-là, on l'a mis dans une chaise qui est adéquate. T'sais, euh, Benoît Brunet, à cette heure, quand il est à en chambre, je fais comme « Ouais, ok, c'est correct. » Tu jases, pis t'es entre tes chums, ça passe. T'sais. Mais comme analyste en live durant uh... les matchs, je comprends pas que cette expérience-là a duré 4 ans? Ouais, <rire> quand même. 4 ans de trop. RDS, là, comme première saison, tu dis « Ok, il va s'améliorer. » Mais t'sais, 82 matchs d'amélioration... T'as un peu de vécu, là, sais je comme, il me semble ça doit rentrer, là. Pis, là, saison 2, c'est un autre 82, là, on est rendu à 164, là. Il est pas un T'as vu d'autres exemples, je veux dire, regarde, dans notre chambre, je m'excuse, Gilbert de Rome, là, ça a l'air d'un bon gars, vraiment. De l'orbe de l'or. puis il est à la radio à tous les jours, au 91.9. À tous les jours, il fait, une boîte, euh, euh, il fait de la ligne ouverte au 91.9 en avant-midi. Mais il il est comme avec ses chums. Mais en avant de la caméra, ça marche pas. Mais il pas, pas Écoute, sérieusement, ça a l'air difficile. Juste, Il y, y a vraiment l'air d'avoir des crampes au cerveau. Là. Mais c'est difficile, c'est pas fluide. Euh, c'est un panéliste euh, régulier, Gilbert. Euh, de l'orme. Euh, même chose quand il invitait Philippe Boucher, je trouvais ça. Euh, c'était ardu, c'était difficile. Euh, C'est que. Euh, oh, là, je parlerai pas de ton préféré, là, J.B. Là, euh... qui, qui ouais, oh, dit! Pas Gaston! Gaston, t'es rien! Bon! Il nous <rire> décolle encore! <rire> ah, écoute il était à <rire> ok je, je, je cours rapide vite vite vite je dis ça de même il était à on -Jase. et là ben il est envoyé par RDS pour couvrir le tournoi des recrues et là tu te dis il est sur place il va avoir une information pertinente ben non toi il a lu les fiches hockey KDB des kids là euh, ouais avec 7 buts 12 passes l'an passé sur le il va falloir qu'il m'en donne plus hein. 7 buts 12 passes euh, c'est pas assez hein, un ancien premier choix Non, tu me as sûr, que tu prends même pas le temps de dire qu'il y a une blessure à la cheville, tu sais, qui affecte au hockey tous tes fucking mouvements, tu sais. Voyons! <rire> Je en t'embarrner là en ce moment. Mais non, là. mais <rire> tu c'est parce que tu l'envoies là-bas puis même qu'il disait il prenait l'avion. Hey, il a même pas chauffé son, son trajet jusqu'à Toronto, Saint-Ciboire, il faut que tu le voies gros ton Gaston Terrier là. Faut que tu l'aimes là pour aller lire des fiches <rire> hockey des à Toronto. Euh, alors si j'ai un enfant un jour et que c'est un gars, il l'appellera Gaston. Ah clairement! clairement. <rire> une bonne raison pour ne pas gagner une heure après. <rire> mais oh my god! <rire> euh, ben écoute, mais tu sais, le pire là, regarde ça, tu sais, tantôt tu parlais de Dave Marissette, OK? Euh, qui a l'air d'un bon gars, encore une fois. Bon ah, gars tout. Oui. Mais mais, mais, hey! Et ma tante, il l'aime. Mais tu fait une école de clown? Je pense que c'est ça. C'est ça sa spécialisation post hein. Non, mais tu sais, écoute, il gagne des, des, des trophées artistes. Euh, J'embarquerai pas sur euh, la nécessité d'avoir ces galas-là, mais tu sais, il gagnent <rire> des trophées. Et puis tout, puis le public, il l'aime. Non, le public... C'était pas... quoi? C'était tous les gémeaux cette semaine? Puis moi, j'ai juste repartagé ouais. un article du droit en disant combien d'entre eux sont pas déficitaires? <rire> Oui, je oui, c'est vrai. Fin. Je l'ai vu passer. <rire> <rire> ah oui, non, c'était magnifique. Non, mais tu sais, c'est juste pour dire que euh, c'est ça. Tu sais, euh, je suis d'accord avec toi, tu sais, pour dire que les anciens joueurs font pas nécessairement des bons animateurs, panelistes, chroniqueurs, whatever. Tu sais, c'est que euh, puis on sait très bien de qui tu parlais au début, là. Euh, c est, c est celui qui arrêtait pas de se fourvoyer. Ah ben écoute, Patrice Brisebois il est rendu un classique mais là il n'y a plus de job au moins ouais, ça. Euh... Ah ben tu vois quand Bob Hartley était à l'antichambre je ne sais pas ça euh... Bob Hartley je ne trouvais pas pire Artley c'est c'est Laura qui le dégage c'est ouais. différent c'est Bob Hartley Ouais c'est c'est pas explicable en fait mais c'est ça c'est Bob Hartley c'est tout Oui, c'est ça. Mais écoute, Michel Tarrien ouais, euh, était à l'antichambre. Mais c'était aussi très plate quand il était là. C'est ah. ça je l'ai dire. Aussi mais, charismatique. Mais lui, il cherchait un job. C'était ah, oui. en attendant de retourner avec le Canadien de Montréal. T'sais, il était pour être gentil. Il était fin, fin, fin, fin, fin. <rire> fin, fin, fin, fin, fin. Ah, euh, c'est un... Mais non, je suis d'accord avec toi. T'sais. Puis, mais moi, mon personnellement mon problème avec euh, TV sport, c'est que tu regardes ça probablement il faudrait euh, dire à Félix Séguin que il euh, y a certains noms qui se prononcent pas comme il dit okay. euh, <rire> j mais j écoute peut-être pas de sa faute là, mais je me rappelle entre autres de Lers qui disait LRs ou C'est comme il rajoute des E, des Z. Euh, c'est un peu fatigant. Et euh, c'est un peu fatigant d'avoir l'impression qu'il euh, y a une émotion dans le bas-ventre à chaque fois qu'une équipe compte un but. C'est un peu que euh... <rire> ça. On est à TV à sport. La super soirée du hockey à TV à sport. Ah hey, non, mais. Tu viens-tu que t'es à TV à sport? <rire> c'est écrit dans le bas de l'écran, <rire> mais hey! On est à TV à sport. Ça là, c'est comme quand TVA Sport a commencé, je me rappelle ah. la première, première partie du Canadien. Le premier match Donc, du Canadien à l'antenne de TVA Sport. TVA Sport, et attention, Paturity avait marqué ce, ce soir-là. Ouais, le premier, et premier et là, but de l'histoire de TVA Sport. TVA Sport. Pas le, pas euh, genre, euh, oh mon dieu, c'est un zéro, tout. Non, non, premier but, l'histoire de TVA Sport. Parce que ça, ça va être un événement marquant dans ta vie. Donc, ben, euh... ben, écoute, euh, à tous les jours, moi, je me réveille en me disant, hey, c'était quelle date déjà, là puis à quelle minute du match, là, le, le premier but à TVA Sport. TVA Sport. Ah, puis, euh, excuse-moi, euh, tant qu'à aller là-dedans, là, euh, des anciens arbitres de la Ligue nationale qui commentent les pénalités ou les cordes des arbitres, là. Ça peut être assez soporifique, merci. <rire> je dis ça de même. Je me rappelle même pas c'est quoi son nom? C'est quoi son nom l'arbitre là? Stéphane Auger? Euh ouais. Oh, hey, sérieusement là. Quand je souffre d'insomnie, là, je pense que je vais le mettre en boucle. m'endormir oh, solide. Là, à partir de maintenant, wow. on compte tous les Stéphane Auger pour s'endormir. Un, Stéphane Auger, Deux, Stéphane Ouji. Trois, Stéphane Ouji. Ah oui, euh, ça, je ne suis Stéphane Ouji, euh, sauter euh, par-dessus une haie, ça va faire comme des moutons. Pis... Ah ouais. ouais. Ah, non, chose. sans va dans la haie. Un, Stéphane Ogé. Deux, Stéphane Ouji. Ah non, mais sérieusement, pis ça ça fait partie des autres affaires, comme que je suis pas capable d'écouter une, une partie d'enquête et un sport. Je suis pas capable. Je m'excuse pas. Capable. Hey, je vive je... les streams venant des États-Unis. Ah, c'est ça, c'est le fun. Ben même TSN, là. Non, non, c'est pas les États-Unis, TSN. Mais c'est déjà mieux. mais. Non. Mais c'est mieux que. J'aime bien RDS, là, Pierre Rud et Marc Denis. Euh, J'aime bien, bien ce, ce duo-là. Ça fait un peu différent de Penno et Wood là, parce que Pennou. Ah. Euh, ah, mais non, clair. mais tu sais, à TVA Sports, c'est comme la semaine passée Euh. Ils ont le Tigre. Michel. Euh, comment s'appelle? Bergeron? Bergeron. Bergeron, ouais, excusez. Alors, ouais. Okay. Michel Bergeron qui dit ouais euh, écoute, Johnny Godrow, là, il aurait pu faire Team Canada. C'est comme tu me dis, ouais. là. C'est un jeune Québécois. Ouais, ah oui, l'exceptionnel québécois Sidney Crosby qui a oui, marqué grâce oui. à une passe de l'exceptionnel québécois Patrice Bergeron. qui n'est pas écrit de la même manière québécois deux fois dans le texte. Exactement, c'est ben c'est parce que c'est pas le même Québec là. Hey, hey, hey. Non. arrive en ville. Puis y a des gens payés pour faire ça. Ben oui, ben oui, je sais bien. Ah, hey, euh, juste de même, vous remarquez que ce cher Burgie parle beaucoup avec ses mains et ses doigts. Ben oui, il montre ouais. le fait qu'il n'y a pas de bague de la Coupe Stanley. Il montre <rire> beaucoup qu'il n'y a pas de bague. Euh. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, j'étais curieux de savoir euh, l'espèce de relation que les frères Stachny avaient ensemble. tu sais. reviens-en, C'est beau, là. Ou euh, de Il de, euh, y en a un autre, aussi un autre joueur dans les années 80. C'est parce que, Dale euh, Hunter. Non, ouais. Dale ouais. Hunter. Oui. C'est ça. On fait le Dale. Non, mais tu sais, c'est comme... Euh, hey euh, Puis moi, dans mon temps, en tout cas, hey Peter, il rentrait dans la chambre, puis là, t'avais mon hunter qui était là. Avais... Ah, je te dis, okay, c'est beau, là. <rire> hmm, c'est Le <rire> hockey a... sais Après ça, tu te demandes comment ça se fait que le hockey a de la misère à évoluer. Parce que... Puis ça, je l'ai déjà dit l'an passé, dans la saison 2 de hors-jeu, pas à TV Sports. C'est comme un running gag. Pas à TV Sports. Et... Euh... <rire> <rire> tu sais, comment tu veux que le monde espère mieux Tu sais, ils ont toujours eu ça, et pensent que c'est ça. Tu sais, si tu les informes pas qu'il y a d'autres choses, puis avec la barrière de la langue, il y a ben du monde qui sont, qui vont pas voir en anglais, puis voir que ben, tu sais, en anglais tu peux être mieux servi. Non? Ben, tu sais, je regarde mon père là, qui, qui regarde le hockey avec ben pas euh, puis avec moi, là, mais tu sais, on a toujours. Eu des mamans paille fils en regardant le hockey pis tout. tu sais, aujourd'hui, là, lui, euh, il adore euh, Bergeron, ter Gaston Terrien, tout de même. Je fais comme. Ah oui. Mais ben, sa génération de ton père, là, c'est correct, mais c'est plus c'est plus d'actualité. Il, il y a un fossé, là. Je lisais un article, ouais. Véronique euh, Cloutier, qui essaie de lancer euh, sa propre vision des médias web là, pour le, la vidéo. Parce que elle dit Mes enfants sont tout le temps sur YouTube, sur Netflix Tu sais, moi, j'écoute un peu de Netflix, mais j'aime encore ça m'asseoir en avant de la TV. Ben, non, non, en bas de 35, on fait pis ça s'asseoir en avant de la TV. C'est bien, rare, on fait ça pour les affaires live. Exemple du sport. Le reste, là, ah ouais, on enregistre, on stream, on... Whatever, là, tu sais, la télé est... est en train de mourir, puis ils ont juste pas encore compris que Mick les Boomer meurent parce que ça va arriver. Ben ils vont se ramasser les mains vides puis Ils n'auront pas, pr pas préparé le terrain, t'sais. Non parce que même encore là, le, quand tu parles du streaming, là, Facebook là, c'est selon moi bientôt la prochaine TV, mm hein? -hmm. Bah ouais, t as oui. T'as envie ça avec tous les directs. Là, euh, genre, je, je suis des fois de la Ligue la, la MLS, là il y a des games de soccer sur Facebook là. Oui. Mm -hmm. aux états unis parten games. partenariat avec la NFL et avec la MLB pour les matchs euh, soient diffusés sur euh, Twitter directement et euh, c'est accessible à tout le monde là. mais au Canada ouais, on peut vrai. pas à cause du protectionnisme du CRTQ euh, CRTC ah, comme... excuse qui euh, est, comme... ben, est géré par est... des anciens de Bell pis de Rogers c'est sûr qu'ils veulent pas se faire voler le marché tu sais C'est comme toutes les. là, on sort vraiment du hockey, là, mais au Québec, il y a des affaires vraiment spéciales. Là, genre des concours. Là. Ah, mais oui. Oui, oui t'es bloqué le, le... parce qu'il faut donner une partie du montant en valeur au gouvernement. T'sais. La régie des loteries, ouais. oui. Comme un oui. concours dernièrement où ce que tu peux prêter ta voix à un personnage de Mass Effect exclu au Québec? Ouais, parce oui. Parce que comment tu veux donner la valeur d'une voix hein, au gouvernement? C'est ouais. la même affaire. Euh, je veux dire, euh, avant « faire de gars », j'ai fait partie de, de « Hard Gamers », pour ceux qui ne savent pas. Puis euh, des fois, on essayait d'organiser des concours, tu sais, puis on s'entend, c'est des concours, je veux dire, c'est des compagnies qui nous envoyaient, mettons, des copies de jeux à faire distribuer, puis tout. Puis on avait toutes les misères du monde à organiser des concours parce qu'il fallait donner en argent l'équivalent de 10% de, de notre lot. Oui, oui, oui. Puis il y avait des choses qui n'avaient pas de valeur marchande parce qu'ils ne se retrouvaient pas sur le marché. Euh, fait que là, il fallait faire des estimations, puis en bout de ligne, ça faisait en sorte qu'on n'en faisait pas beaucoup de concours, parce que le gouvernement venait jouer là-dedans. C'était, excusez là mais c'était vraiment chiant à faire. Il y a beaucoup de paperasse à remplir, puis ça ne tente pas nécessairement de donner 10 de la valeur de ton lot au gouvernement, tu, sais, tu fais un concours. Surtout que tu es l'intermédiaire du concours, tu sais, la valeur, ça vient de quelqu'un d'autre. Tu sais. Ben oui. Fait que faut que tu payes pour faire ton concours, c'est n'importe quoi. Qu tu payes pour faire ton concours quand toi tu fais ça pour, euh, ben, pour ton auditoire ou pour tes lecteurs. Ou, Mais non, le gouvernement vient jouer là-dedans. Puis oui, ça tout. tu sais, à chaque fois que je vois un concours passer, je suis comme « bah, je vais chercher le petit caractère Excluding Québec ». <rire> il est tout le temps là. Eh oui. Voilà. Écoute, euh, on est assez éloigné du sujet pour euh, voir qu'on a fait le tour pour euh, cet épisode de hors-jeu. Euh, merci euh, Daniel d'être passé. Ah ben merci à vous autres. Euh, fut, euh, euh, moi j'étais moi j'étais sûr là. Chronique and HL, huit minutes plus tard, t'allais être parti. Euh, on a <rire> presque deux heures de show et t'es encore là. <rire> tu me fais te miroiter que t'allais me quitter es euh... tu t'es resté. C'est même beaucoup trop. <rire> Non, je t'ai déjà dit que je suis très bon pour décevoir, mais une fois de temps en temps, je suis bon pour surprendre. Ah, aussi. ouais, non, c'est ça, ouais. tu gardes la marge de manœuvre pour pouvoir me surprendre encore. C'est bon ça. Euh, Dan, si les gens euh, qui euh, ne te connaissent pas nécessairement, qui ne nous écoutent pas sur un jeu ne le savent pas, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur le web? Alors, vous pouvez ne pas me retrouver sur TVA Sport, mais si jamais vous voulez me <rire> retrouver, <rire> Il fallait, que je le plug. C'est clair. <rire> euh, sur Twitter à Draco ADG, euh, autrement sur Facebook avec mon vrai nom Daniel Carosella. Euh, je reçois des fois des demandes vraiment weird, fait que, si vous avez un nom weird sur Facebook, ça se pourrait que je donne pas suite. Euh, et euh, j'écris euh, surtout sur les jeux vidéo euh, sur affairedegas.com dans la section techno jeux vidéo. Côté ah, Jerry, on peut m'entrouer sur Twitter. Si vous voulez parler de hockey ou peu importe, je peux répondre. Sur Facebook aussi, Jerry Godbout. Euh, me mentionnez que vous venez de jeu Ou de euh, Les Geeks sont parmi nous, un autre projet de podcast qui hey, oui, non, existe encore, malgré que JB pense que c'est une légende. <rire> euh, donc, euh, je fais ça parce que je vous aime. Je veux que vous reveniez pour vrai. Euh, ça, ça, je te dis, un moment donné, on va revenir sur ah, Je sais, je sais. Je, je ça va en partout dans tes arrêts. <rire> euh, C'était weird un peu, mais c'est pas. Euh, Puis je pense que c'est pas mal ça. Sinon, toi, on peut te retrouver où? Euh, ben, euh, sur Twitter, at gang, j'ai underscore B. Sur Facebook, je vais gagner. Un peu comme Jerry l'a dit, mentionnez-moi que c'est parce que vous me suivez sur l'un de mes projets. Puis ce euh, sera au plaisir de discuter hockey avec, euh, avec vous autres, ou encore jeux vidéo, cinéma, whatever. Là, on est bien ouverts. Pis si vous êtes un troll, je vais juste vous supprimer, tu sais, moi, je suis même, là, quand à main, là, ça va faire le niaisage. Euh, sinon, ensuite, euh, c'est ça, autre podcast, réalité augmentée avec Daniel, Luc, et aussi Jonathan. Euh, mm. Ça, c'est un autre projet de podcast que je vous invite à écouter. Euh, pour ce qui est de hors-jeu, on est disponible sur Internet. Ouais uh, iTunes euh, Tous les bons podcatchers On est là-dessus Laissez-nous des notes Des 5 étoiles Des votes sur iTunes Ça nous aide à mieux sortir Dans les euh, dans les référencements C'est plus facile de, euh, Pour les autres De nous trouver Informez vos amis Vous tripez le hockey Vous avez probablement Des chums qui aiment ça aussi euh, Dites-leur Qu'il y a ce projet-là Notre podcast Ben le fun Avec des idiots Qui parlent de choses intelligentes C'est nous autres ça Jerry Les idiots C'est nous deux En tout cas. Bon, moi je ne t'avais pas concerné non non mais c'est ça t'avais de l'heure à parler plus pour toi ah ok <rire> bon je vais le, ok je vais le prendre pour moi euh, sinon euh, ben euh, notre site internet wordpress.com barre oblique euh, non horsjeupodcast point wordpress euh, et euh, sur twitter orjeupodcast et facebook.com point com barre oblique c'est pas mal ça pour pour nous retrouver sur les internets merci Dan Merci Jerry, merci les auditeurs. Merci moi-même l'animateur, T'as fait vraiment un job incroyable, j'ai été vraiment bon. Et on se dit à la prochaine fois. Salut. Bye. Ciao, là. Bye.